son nom, il nure Zacharine, le coureur de l'équipe Katusha, qui s'est donc imposé pour la première fois dans une étape du Tour de France. On attend l'arrivée du maillot jaune, ça se précise, alors que le maillot blanc, Yetz, lâche Neiro Quintana. Neiro Quintana ne gagnera pas le Tour de France. C'est peut-être un petit peu péremptoire, ce que j'affirme maintenant, sur les pentes suisses de fin aux émotions, mais c'est impossible. Le petit Colombien, jour de fête nationale en Colombie, on le disait tout à l'heure, est incapable de suivre l'accélération d'Adam Yetz, Le maillot blanc de ce Tour de France, troisième au classement général. Il est en train là maintenant Nero Quintana de peut-être perdre sa place sur le podium du Tour de France. Il serre les dents. Richie Porte alors que derrière, il semble relativement facile. Le maillot jaune. Christopher Froome, les voici sur la ligne d'arrivée. Froome va laisser Porte franchir la ligne d'arrivée devant lui. Il n'a évidemment pas de raison de le dépasser, de sprinter, de le fâcher. Aucun intérêt, aucune bonification au sommet de fin ou émotion pour le 8e ou le 9 e classé. Il va perdre du temps. Nairo Quintana, le coureur de la Movistar, mais quelle déception vraiment pour celui qui était censé rivaliser avec Christopher Froome, Negro Quintana. Qui avait la voie libérée après l'abandon d'Alberto Contador. Il n'en demandait pas tant le maillot jaune, Christopher Froome. Voici Porte. Et le final, il est vraiment difficile. Ces 200 derniers mètres à 12% de déclivité. Voici Porte qui franchit la ligne d'arrivée. 8 minutes exactement derrière Zacharine, accompagné du maillot jaune. Le maillot jaune qui va reprendre 6 secondes sur Yates. Il reprend 10 secondes sur Bardet. Et il va reprendre sur Haru. On attend qu'Haru. Franchi la ligne, il veut limiter la casse l'italien de l'équipe Astana. 15 secondes, 18 secondes sur Haru. Et voici au sprint comme il peut pour limiter la casse. Neiro Quintana. Neiro Quintana qui va remettre exactement 26 secondes à Christopher Froome qui est donc de nouveau au classement général. Le grand vainqueur du jour. Victoire d'étape d'Ilour Zakarine et attaque du maillot jaune Christopher Froome qui a repris du temps sur tous ses adversaires directs. Merci Samuel pour ce, cette étape du Tour de France. Il est 17h02 sur Vivacité. La fête nationale qui se prépare à Bruxelles dans un contexte de sécurité renforcée. La place de la monnaie est bouclée en ce moment. Un incident a eu lieu. La place du jeu de balle, elle, attend du public ce soir pour le bal national. La chaleur encore au programme aujourd'hui. Dans les stages de sport, il a fallu s'adapter. Nous verrons comment on gère le thermomètre et les enfants au centre ADEPS de Mons. Charles Michel prend ses responsabilités. Il ne mâche pas ses mots par rapport à ce qui se passe en Turquie. Ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, et je mesure le mot que j'utilise, est un dérapage, est une dérive autoritaire totalement inacceptable que nous condamnons. Les purges continuent en Turquie après le coup d'État manqué vendredi dernier. Il Ilnur Zakharin, c'est un russe de l'équipe Katusha et c'est lui qui vient de remporter la 17e étape du Tour de France. Le journal sur Vivacité avec Manu Delport. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Une question pour démarrer le journal. Que se passe-t-il en ce moment en place de la monnaie Eh bien l'heure devrait être au préparatif hein, de la fête à Bruxelles. Mais depuis trois heures, il se passe qu'un important déploiement policier a été dressé tout autour de, de cette place. Des témoins ont fait état d'une personne aux agissements suspects qui s'est réfugiée dans un parking. Bref, la police a sécurisé les lieux et elle a évacué les touristes et les passants. Au moment où je suis arrivé, et commencé à dresser un périmètre. Et ils ont commencé à évacuer la bibliothèque où normalement je devais rentrer. J'ai vu des, des policiers qui pointaient euh, vers la rue, euh, la rue de l'Écuyer, je crois, euh, sans plus de détails. Puis plus tard, un peu plus tard, genre une demi-heure après, on a entendu des, le service de déminage qui arrivait. arrivé. Et on était dans le bâtiment Mune Punte, la, la bibliothèque et centre d'information à la place Monet. Et vers 13h, la police nous a demandé d'évacuer le bâtiment. Il y a quelques collègues qui ont vu une personne euh, sur la rue avec un policier ou quelques policiers autour. Les gens étaient très calmes, on, on leur a juste demandé de quitter le bâtiment. On aura mieux au courant qu'il n'y avait rien dans le bâtiment même et ils ont quitté le bâtiment dans le calme. Alors Des propos recueillis par Nicolas Loïc cet après-midi. Apparemment, à l'heure qu'il est, la situation est sous contrôle, mais les forces de l'ordre sont toujours présentes en masse en ce moment. À deux kilomètres de là, à la place du jeu de balle, c'est là que se préparent les festivités ce soir, le bal national, les concerts. Imad Messoudi, euh, vous êtes sur place. Est-ce que ça se prépare à la place du jeu de balle Oui, Manu, les préparatifs vont bon train ici. Alors, vous venez de parler des événements de la Place de la Monnaie, mais je dois vous dire qu'ici, c'est comme s'il si ne se passait rien là-bas. Tout se passe de, très normalement. Les préparatifs poursuivent le petit bonhomme de chemin. On a commencé par faire un peu de ménage. Le, le sacro-saint marché du jeu de balle a bien eu lieu aujourd'hui. Et les services de la ville... Ont rendu la place un peu plus présentable en évacuant les déchets. Pendant ce temps, les débits de boissons, les vendeurs d'hamburgers et autres croustillons préparent leurs marchandises. Et puis, quelques artistes ont déjà réalisé quelques vocalises et balances de son, Seule toute petite ombre au tableau. Les petites gouttes de pluie, mais on y croit, ça devrait passer d'ici ce soir, même. Alors, les, les gens, ils sont attendus à partir de, de maintenant. Ils vont devoir rejoindre la place. Il y a des conseils à leur donner, justement, en matière de sécurité Oui, nos, éditeurs, nos auditeurs doivent éviter de venir avec des sacs à dos. Mais sachez que tout le monde sera contrôlé et pour accéder à la place du jeu de balle, il faudra passer soit par la rue des Renards, soit par la rue de la Rasière et là, il y aura des contrôles effectués par la police. Tout le monde sera contrôlé pour qu'une fois sur place, sur la place du jeu de balle, eh bien, on ne pense plus qu'à la fête. Mamie. Merci beaucoup Imad Messoudi en direct de la place du jeu de balle avec les moyens techniques de Stéphane Crombin. Notez que cet après-midi, le, le gouvernement bruxellois a décidé de donner un coup de pouce au secteur Oreca, horeca, hôtels, restaurants, cafés, en grande difficulté dans le centre de Bruxelles depuis les attentats. Le gouvernement supprime les taxes communales des hôtels jusqu'à la fin de l'année 2016. Pour les restaurateurs et cafetiers, pas de taxes sur les terrasses durant les mois de juillet, août et septembre. Ce midi, c'est le roi Philippe qui s'est adressé à la population. Un discours politique marqué aussi, Pierre Margos par les événements qui ont secoué la Belgique en mars dernier. Un discours sombre du roi qui évoque évidemment les attentats et le sentiment d'insécurité qu'ils ont créé, les crises aux frontières de l'Europe ou encore, au niveau européen, les conséquences du Brexit, des circonstances qui révèlent une fois de plus les fractures au sein de la société avec cette mise en garde du roi. Il faut éviter que de faux prophètes jouant sur l'émotion n'exploitent ces fractures et ces vulnérabilités. En désignant des boucs émissaires, Ils ne font que creuser davantage les fossés entre religions, entre peuples et finalement entre nous tous. » Mais à côté de ces propos sombres, le roi souligne aussi les atouts dont la Belgique dispose pour y répondre, le dynamisme de la société civile et puis les jeunes à qui il s'adresse très directement. « Vous les jeunes, cherchez de plus en plus le bien vivre ensemble avant le confort matériel. Vous aspirez à contribuer à quelque chose qui vous dépasse. Vous avez appris à vous ouvrir aux autres. » Il y a d'autres pays, il y a d'autres cultures. Vous savez que cela engendre l'échange d'idées, la créativité et l'innovation, l'enrichissement culturel et l'épanouissement personnel. Enfin, dernier thème, le courage, le rejet du défaitisme, l'infinie dignité, dit le roi, dont ont fait preuve les blessés et les membres des familles touchés par les attentats, ainsi que les services de sécurité d'intervention le 22 mars. Demain, vous préférerez peut-être la côte belge, on annonce un véritable rush vers la mer il faudra suivre les conseils de mobile info pour éviter les bouchons, surtout si le soleil est de la partie alors le soleil, parlons-en il est encore au menu de la journée avec des températures records aujourd'hui, 35 degrés par endroit, là ça se gâte un peu vous l'avez entendu euh, sur la place du jeu de balle il y a quelques gouttes, mais il fait toujours très lourd, bref, là où les enfants font des stages de sport, il a fallu S'adapter. C'est le cas du centre ADEPS à Mons où les enfants qui font du foot, de l'athlétisme, du tennis ont eu un peu de mal. Natacha Stragi a pu le constater. Il fait très très chaud, donc on se repose ici. On est à l'ombre, on évite de se mettre trop au soleil, on boit un petit peu. Voilà, on se protège, on met de la crème sur nos bras, sur notre front. Arnaud est moniteur gymnastique. C'est le moment de la pause. Elles sont allongées vu les conditions météo, même si son stage à lui se donne à l'intérieur. Il fait super chaud dans la salle de gym. On bat beaucoup. Tu, tu fais de la gymnastique aussi Oui. Et tu trouves qu'il fait bon dans la salle Non, il faudrait mettre de l'air conditionné. Ce qui n'est pas vraiment au programme Mais les moniteurs doivent s'adapter Melissa Allé est la responsable des stages terrestres Par des chaleurs pareilles, on ne peut pas rester dehors Donc ben, ici, vous voyez, il y a un petit peu d'ombre On essaye de faire des activités Là-bas, il y a un coin d'ombre Il y a un groupe qui se place là-bas Et puis bon, en salle, mais c'est vrai Comme les enfants le disaient, il fait aussi chaud en salle que dehors Donc on fait doucement On s'adapte Athlétisme, tennis, ok Mais ici, c'est au football que l'on souffre le plus J'essaie de faire des exercices pour essayer de travailler à l'ombre et on essaie de mettre moins d'intensité au niveau exercice. Plus de 30 degrés, pas de quoi arrêter les participants qui ont entre 9 et 12 ans. Toujours cette eau brunâtre dans 37 communes autour de Couvin, Dinan, Philippeville. Les autorités distribuent des berlingots aux 15 000 foyers concernés. Un homme de 65 ans est décédé sur la plage à La Panne. Il a fait un malaise après une excursion en bateau avec quelques amis. Il était parti pêcher vers 11h ce matin. À son retour sur la plage, il s'est senti mal. L'homme souffrait déjà de problèmes cardiaques. Un médecin qui était présent sur la plage et les services de secours se sont précipités pour lui venir en aide, mais ils n'ont rien pu faire. Une bonne nouvelle pour les amateurs de lecture. Oui, le prix des livres devrait baisser. La ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles veut un prix unique comme en France, ça existe depuis plus de 20 ans en France, le même prix pour tout le monde, en tout cas pendant les deux premières années après sa sortie. Plus question donc, pour les grandes surfaces, d'en faire un produit d'appel, de les vendre moins cher. Les petits libraires indépendants devraient donc s'y retrouver. Reportage à Namur, Thierry Van Gulik. Dans cette belle librairie de quartier, au milieu de milliers de livres de toutes sortes, quelques best-sellers vendus aujourd'hui à prix variable. Un exemple choisi par Régis Delcourt, le libraire. Un best-seller du moment, le dernier livre de Guillaume Musso, La Fille de Brooklyn. C'est un livre qui est vendu en Belgique à 24,70 euros, qui est en France vendu au prix de 21,90 euros. Il est très fréquemment d'usage que ce genre de livre soit vendu moins cher en grande surface. Jusqu'à 15 à 25% de réduction. Et ça, avec le projet d'Alda Grioli sur le prix unique du livre, ce sera terminé. On pourra seulement appliquer une réduction de 5% et cela pendant 24 mois maximum sur le prix fixé par l'éditeur. Mais qu'en pensent les consommateurs et Ici, bah, je viens voir euh, les best-sellers, c'est vrai. Les livres qui se lisent le mieux. Et si vous devez les payer plus cher? Euh... Je ne sais pas, si je les achèterai quand même, quoi. Oui. Vous ne me verrez jamais dans une grande surface, mais voilà, l'amour des livres fait que on est ravis d'être chez des professionnels et ça a une valeur folle, quoi. Des enseignes importantes comme Carrefour estiment qu'aujourd'hui, l'interdiction de réduction importante qu'elle consente sur les meilleures ventes va diminuer le pouvoir d'achat et l'accès à la culture de leurs clients. Quant à ceux qui lisent aussi autre chose que les best-sellers, soit l'immense majorité de ce qui est publié, ils se réjouissent avance. Alors le gouvernement examine ce projet de prix unique cet après-midi. S'il aboutit, ce ne sera pas avant 2020. Le prix unique du livre, ce n'est donc pas avant 4 ans. En Turquie, les purges, après la tentative de putsch, ne s'arrêtent plus. 10 000 personnes arrêtées, 50 000 limogées ou suspendues de leurs fonctions dans la police, l'armée, la justice, l'enseignement, les journaux, les médias. La télévision annonce que 15 doyens d'université et 21 000 enseignants sont aussi privés de voyages à l'étranger pour leur mission c'est une décision du Haut Conseil turc de l'enseignement le gouvernement, le gouvernement belge vient de convoquer l'ambassadeur de Turquie en Belgique et Charles Michel, le Premier Ministre a eu des mots très durs à la tribune de la Chambre cet après-midi je le dis avec la plus grande solennité au nom du gouvernement ce qui se passe aujourd'hui en Turquie et je mesure le mot que j'utilise est un dérapage, est une dérive autoritaire totalement inacceptable que nous condamnons. Que se passe-t-il en Turquie pour l'instant Le constat est clair. De plus en plus, et pas seulement depuis ces derniers jours, la Turquie est en train de tourner le dos aux valeurs européennes, de tourner le dos au projet européen. Ici et maintenant, on ne peut que constater que l'adhésion à la Turquie n'est rien d'autre qu'un mirage dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Charles Michel à la tribune de la Chambre par rapport à l'attitude de la Turquie après le coup d'État manqué. Des propos recueillis par Pierre Magos. Le Tour de France était en Suisse aujourd'hui et s'est terminé sur une victoire d'Ilnur Zekarine. Ah oui, la 17e étape, 184 km entre Berne et fin haut monson Étape de montagne, on attendait des grimpeurs pour lutter contre Christopher Fromm. Samuel Grulois, c'est bien ce qui s'est passé? Oh, C'est ce qui s'est passé devant avec la victoire du grimpeur russe. Effectivement, il y aura Zakarin qui a devancé Pantano, Maïka, Durasek et Feu. Par contre, derrière, on s'attendait à Emosson, à un peu plus d'émotion de la part des adversaires de Christopher Froome. Quelques pétards mouillés, le travail de l'équipe Astana, la demi-attaque de Fabio Aru, la demi-attaque également d'Alejandro Valverde. Pas de quoi inquiéter Christopher Froome qui a juste dû réagir à une attaque plus sérieuse, celle-là, de Richie Porte, son ex-équipier l'an dernier, Porte désormais leader de l'équipe BMC, il reprend du temps à tout le monde, si ce n'est à Porte, mais il reprend du temps à tout le monde, Froome 8 secondes à Yetz, 11 secondes à Bardet 19 secondes à Haru il reprend 28 secondes à Neiro Quintana qui n'a pas pu répondre à son accélération et il reprend 40 secondes à celui qui est toujours deuxième au classement général Bokeh-Molemas qui lui donne un avantage de plus en plus intéressant au classement général, justement Froome à la veille du contre-la-montre demain, il Il compte désormais 2 minutes 27 d'avance sur son plus proche poursuivant, Molema, le néerlandais. 2 minutes 53 sur le troisième Yetz et 3 minutes 27 sur Neiro Quintana qui a sans doute, sans doute, sauf miracle ou regain de forme, qui a sans doute perdu le Tour de France. Merci Samuel. Et chez nous, c'est le Grand Prix Céramique qui vient de se terminer. 199,9 km entre saint guilain et Framery. La course vient d'arriver avec la victoire du Belge Yéle Wallace de l'équipe Lotto soudal Au Franco, aujourd'hui, Bastian Becker, cœur de pirate et un groupe français qu'on voit dans tous les festivals cette année à peu près, iPhone, iPhone, iPhone, iPhone, que vous entendrez dans le journal de 18h de Justine Hermann. Et puis vous nous proposez une idée de sortie pour le week-end au jardin botanique de Mays. Oui, pour aller voir une fleur mastodonte. Elle va fleurir pour la deuxième fois en 2016. C'est l'arôme titan ou le phallus de titan. C'est une fleur de... 30 kilos tout de même. Hein. Elle se plaît beaucoup dans la serre Mabundu du Jardin Botanique de Mez. Elle avait attiré des milliers de personnes pour ses floraisons de 2008, 2011, 2013 et après deux ans de repos. Elle vient donc de fleurir deux fois cette année. La fleur fait entre un mètre et demi et trois mètres. La floraison dure 72 heures. Ça va donc avoir lieu ce week-end. Malheureusement ça ne sent pas très bon. L'arôme titan paraît, ça sent euh, la viande avaraillée. Oui, bah, ça ne donne pas vraiment envie mais c'est vrai que c'est beau, c'est impressionnant. C'est très beau, c'est très impressionnant. Ah là, on, appriera, on appréciera son nom surtout. <rire> Palus de titan, c'est impressionnant cette, cette fleur. Euh, merci Manu pour ce journal, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Le 5 à 7 qui continue dans quelques petites secondes, on va faire un point sur les routes juste avant, euh, sur Vivacité juste après ça. Cuisine Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine créfelle, mon rêve, ma cuisine. RTBF, mobile info, vos conditions de circulation à 17h17, comment ça se passe Et bien pour ça on va rejoindre Adrien Demet, notre mobicopter Etias, il fait chaud Adrien Ah oui, il fait chaud, il fait euh, très chaud, ça se couvre hein, mais il fait toujours bien chaud et ceux qui sont coincés dans cet embouteillage sur le 411 à l'approche d'Assès, c'est peut-être un peu plus compliqué encore pour eux puisque suite à un soulèvement de chaussée qui s'est produit justement autour d'Assès la bande de gauche est toujours fermée à cet endroit, ça coince en amont avant courir déjà, ça commence à coincer vous perdez pas mal de temps, c'est un bouchon très compact avant de rejoindre donc cette seule bande de droite disponible et euh, à ce moment-là le trafic repart évidemment en direction du grand duché je pense en tout cas pour nous c'est la difficulté la plus importante que l'on a survolé cet après-midi Votre voiture est en morceaux à Tire-le-Mont Et tiens c'est là dans les 30 minutes. Effectivement, c'est le soulèvement de chaussée qui vous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle. Mais on en a également un sur la N5 Couvain, Charleroi, Charleroi à hauteur d'Yves Gomzey. Bande de droite neutralisée vers Charleroi. Et sur le 42, Baptiste Prume à hauteur de Crombach. Là, c'est la bande de gauche qui est neutralisée en direction de Prume. Pour le reste de la circulation, eh bien, on nous signale un camion en panne sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur du parking de Drogenboss. Bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisé et ça ajoute au ralentissement qui était déjà présent sur le tronçon Grand Bigard au titre, plus 15 minutes et en circulation intérieure, Grand Bigar Zaventem, vous perdez actuellement 25 minutes. Et puis on en quittant Bruxelles via le 411 vers le Luxembourg, à hauteur du viaduc de B, on y a un accident, bande de gauche neutralisée en direction du Luxembourg. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.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 Eww. Yeah jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Et c'est reparti pour une nouvelle édition de ce 5 à 7. J'espère que votre journée a été plus que bonne, chaude certainement, mais plus que bonne. À propos de la chaleur aujourd'hui, ce serait bien d'aller faire un petit plongeon dans une piscine et ça tombe bien dans l'actu. Aujourd'hui, il euh, y a un article qui nous parle des plus belles piscines du monde. Alors, on va faire le tour hein, des endroits où il y a les plus belles piscines au monde, soit sur des hôtels, sur le toit d'hôtels ou des maisons complètement dingues. Euh, je vais vous en parler dans les prochaines minutes de ce 5 à 7. Mais est-ce que vous, vous avez un endroit idéal pour vous sentir bien, pour vous rafraîchir. Alors ça peut être soit une piscine où vous êtes déjà allé, en Belgique, ça peut être à l'étranger, ou alors la piscine de vos rêves. Elle serait où Elle ressemblerait à quoi On va essayer de se rafraîchir rien qu'en pensée cet après-midi, parce que ça va être utile avec les températures qu'il fait actuellement dehors. Vous me dites ça par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTBF vous partagez vos bons plans piscine ou vos rêves autour des piscines ce soir dans le 5 à 7. On fera le tour de ce qui fait l'actualité aussi aujourd'hui avec le boom des PLP. Qu'est-ce que c'est les PLP Ce sont des partenariats locaux de prévention. Et ça sert à quoi ben En gros, c'est vos voisins qui surveillent quand vous n'êtes pas là. Et alors, il y en a de plus en plus. Il y a énormément de groupements euh, qui, qui s'occupent euh, de, de la sécurité entre voisins. Beaucoup plus qu'en 2015, en 2016. Il y en a 200 de plus. Vous imaginez Alors, est-ce que c'est le climat euh, plutôt euh, tendu en Europe euh, actuellement qui fait qu'en Belgique, ces groupements, ces partenariats locaux de prévention augmentent Eh bien, on tentera d'en savoir plus dans un instant. On reviendra sur cette offre d'emploi aussi euh, publiée sur le site de l'Union belge. On le sait, Marc Wilmot n'est plus le sélectionneur des Diables Rouges. L'Union Belge cherche un nouveau et il y a de tout qui arrive. Des propositions sérieuses et puis aussi des CV plutôt étonnants. On fera un point dans quelques minutes. On restera dans le sport avec la nuit du Ravel. Ça démarre ce soir. Adrien Jovenot sera en direct avec nous tout à l'heure. Si vous aimez pédaler, eh bien toute la nuit ce sera possible. On y revient dans ce 5 à 7. Un autre sport aussi fatigant mais rafraîchissant, c'est le kite kitesurf. Il sera possible d'en observer tout bientôt. Je vais vous expliquer tout ça dans le 5 à 7. Et puis, en cette période, on parle énormément des festivals. Il y a une question autour des festivals qui est dans l'actu. Une question qui concerne la bière. Est-ce que la bière dans les festivals elle est coupée à l'eau Eh bien, la réponse, vous l'aurez tout à l'heure dans ce 5 à 7. Et vous gagnerez des cadeaux aussi. Direction le parc Péridaïsa, ce soir. Et pour démarrer cet article publié dans l'ADH aujourd'hui qui nous parle du boom des PLP, partenariat local de prévention. L'idée c'est que des groupes de voisins surveillent des quartiers. Il y en avait 745 en Belgique en 2015 et puis cette année 913, presque 200 de plus en une année. Est-ce que c'est le climat un peu tendu en ce moment qui est la cause de cette augmentation ou est-ce que simplement les voisins veillent plus sur les autres voisins qu'avant On va en parler tout de suite sur Vivacité dans le 5 et 7 avec Gilbert Tondeur. Vous êtes coordinatrice PLP à Onguien. Bonsoir Gilberte. Oui, bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Je vous dérange pas dans votre surveillance là au téléphone. Vous n'êtes mm. pas en train de regarder oh, des non, maisons. Pas du tout. Non. non, non, pas du tout, pas du tout. <rire> Alors, un petit mot sur les PLP, justement. Qu'est-ce que c'est, Gilberte Ça fonctionne oui. comment Est-ce que vous regardez oui. par la fenêtre à travers les stores ce que fait votre voisin Non, attendez. Donc, il faut savoir que euh, le groupe PLP, donc Partenariat Local de Prévention, donc il est constitué en partie par euh, des citoyens. Ouais. Donc, je vais dire que ce sont des habitants euh, d'un territoire délimité. Euh, donc, c'est une, une association structurée entre des citoyens et la police locale. C'est toujours validé par la police Qui est validé par la police et les autorités communales. D'accord. Voilà. Et donc, notre, les, raisons, les raisons de la création d'un PLP, c'est pour l'augmentation du sentiment d'insécurité, c'est renforcer la cohésion sociale, donc faire de la prévention, si vous voulez, en quelque sorte, de manière à prévenir donc, les vols, diminuer le nombre de vols le but à atteindre. Et concrètement, voilà. comment ça fonctionne, Gilberte Est-ce que oui. vous vous patrouillez dans la rue Vous avez un uniforme de PLP Ou comment, comment ça se passe Il ne faut pas nous confondre. Nous sommes euh, des ambassadeurs, si on peut les appeler ainsi les partenaires euh, du, donc, euh, du PLP. Il ne faut pas nous confondre à la police. Notre mission n'est certainement pas la même que celle de la police. Nous faisons attention. Donc le but, c'est être attentif, être vigilant. Euh, faire de la prévention, ça veut dire être les yeux de la police, si je peux m'exprimer ainsi. Ouais. Donc, euh, être attentif de son, dans son voisinage, euh, euh, signaler un fait un suspect, une voiture suspecte, un agissement suspect. Et donc, euh, lorsque vous voyez quelque chose d'anormal, euh, ne, ne pas hésiter à faire le 101 immédiatement vers la police. Euh, il ne faut pas commencer à téléphoner à la police locale euh, ou à son voisin, à son ami, à son frère, à sa soeur. Non, vous faites le 101. Mais prenons nous, un cas concret, Gilbert. Fait. Moi j'arrive, je rôde dans votre quartier, vous n'avez pas l'habitude de me voir là-bas. Vous venez me voir ou vous appelez la police alors Ah non, attendez. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Non, non, mais si je rôde euh... beaucoup, je rôde avec l'intention de cambrioler votre maison, Gilberte. Oui, eh bien, alors à ce, ce moment-là, euh, bon, si vous êtes dans mon quartier, ouais. euh, je vous observe et lorsque je vois que vous passez plusieurs fois, je ne je, je, je, je, je vous connais pas du tout. Euh, D'abord, je vais regarder la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Ouais. Euh, je vais le noter, euh, le numéro, et, et puis si je vais pouvoir encore repasser, peut-être faire des photos ou je ne sais, ou, ou peut-être à votre GSM, je vais, je vais faire le 101. D'accord, je vais avoir des problèmes à cause voilà. de vous, Gilberte, alors, alors. Pardon <rire> Si je me balade chez vous, je vais avoir des problèmes. Pas, pas mais, Ah, écoutez, euh, <rire> que si je fais des photos. La prévention, la prévention euh, c'est quand même être vigilant, euh, être premièrement euh, surveillé donc, dans son entourage, voir si euh, des gens se baladent et se reviennent à plusieurs reprises. Évidemment, si c'est un groupe de jeunes qui passe une fois. Ce oui, c'est pas ratons, grave ça. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ça. Euh, il, il faut savoir que euh, nous, en tant que partenaires Euh, donc d'un PLP. Nous, nous devons donc voir, euh, élargir l'aspect de prévention. Nous devons aussi euh, donner des conseils de prévention de par euh, des affiches, de, des -boîtes, de mmh. par des taux de boîte, de par des réunions d'information que nous tenons à l'intention de la population. Aussi euh, par la diffusion de conseils, qui nous sont communiqués via la police et que nous transmettons au comité de quartier. voilà. Qui, Donc, qui essaie euh... de faire appliquer tout ça après. Est-ce qu'il y a des résultats positifs dans votre quartier Vous êtes à Anguien. Est-ce qu'il y a une diminution oui. des cambriolages depuis que le PLP oui, existe tout à fait. Oui, ah bah, tout ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle, c'est que le but est atteint. Nous diminuons bien euh, fortement donc, du nombre de vols. Et puis, euh, il faut savoir qu'en Wallonie, on a déjà, euh, je crois que c'est 137 PLP. Ouais. Et nous, province du Hainaut, il y en a déjà 32. Ah, donc, vous voyez que le nombre augmente d'année en année. Nous, nous sommes euh, euh, donc fonctionnels depuis euh, 2014. 2014, oui, et nous sommes constitués d'un groupe d'environ de, une vingtaine de personnes dont la police et, et, et bien sûr les autorités communales et les citoyens, et donc et moi-même qui suis coordinatrice. donc hein. Et le donc, résultat voilà. est plutôt positif. Merci en tout cas, Gilberte de nous avoir expliqué le fonctionnement des PLP cet après-midi sur Vivacité. Je vous laisse à votre surveillance oui. et je vous souhaite de bonnes vacances. Oui, merci beaucoup. Et que la diffusion se fasse via votre chaîne pour essayer de, de motiver le plus grand nombre de personnes Donc euh, pour constituer un PLP au sein de leur quartier. Le message est passé Gilberte. je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse à bientôt. Viva. Le jeudi 21 juillet, Vivacité vous emmène à Peridaisa.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 17h30 sur Vivacité, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. C'est la veille d'un long week-end pour plein de gens. Demain, fête nationale en Belgique. Les festivités, en fait, elles commencent ce soir avec le bal national et son ambiance inimitable place du jeu de Balle, à deux kilomètres de là, en ce moment, place de la monnaie, c'est plutôt la confusion. Le quartier a été bouclé, un individu suspect a été repéré, les, paris, les, les passants, les touristes ont été évacués, les forces de l'ordre sont présentes en masse, mais pour l'instant, la situation semble sous contrôle. On y revient en tout cas dans le journal de 18h. Demain, Tédéum au programme. Défilé militaire. On s'est beaucoup entraîné aujourd'hui dans les casernes et feu d'artifice aussi au programme. Le tout, bien sûr, sous haute sécurité. Conseil, ne pas s'encombrer de sacs à main, de sacs à dos pour éviter de ralentir les contrôles qui seront forcément renforcés avant ces événements. Le Tour de France et l'arrivée du russe Ilnour Zakharine. Christopher Fromm n'a donc pas vu de concurrent très sérieux sur la 17 e étape. Une étape de montagne 100% suisse. Il creuse encore l'écart avec ses principaux rivaux. Demain, c'est un contre-la-montre qui attend les coureurs. Merci Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. La météo, Dominique, ça dit quoi pour les prochaines heures et pour demain Chahuté sur une bonne moitié sud du pays avec des orages par endroits violents. Les minima resteront doux, compris entre 15 et 20 degrés demain. A priori, un temps sec le matin et puis des averses orageuses qui pourraient encore apparaître. Encore une fois, majoritairement sur le sud du pays, les maxima sont un peu plus bas qu'aujourd'hui, compris entre 23 et 28 degrés. Vendredi, le risque d'averses est maintenu. Faible, ceci dit, toujours limité au sud du pays. Maxima 21 à 26 degrés. Même valeur pour samedi et dimanche avec un temps généralement sec. J'ai un petit jeu pour vous, Dominique. Allez-y. Si, si. Je fais un bruit, vous me dites ce que c'est. Mon On va tenter. Tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou, tchou. Un hélicoptère. Un hélicoptère. On va retrouver le mobicoptère, justement. C'est un point RTBF mobile à <rire> euh, fond. Comment ça se passe sur les routes Je vais poser la question à Antoine Binamé. Antoine, vous êtes là. Écoutez, c'est une magnifique imitation de, ah. de l'hélicoptère. Je suis sûr qu'Adrien, dans notre <rire> hélicoptère Etias, va être d'accord avec moi. Si on l'a, si on l'a évidemment. Euh, L'hélicoptère est tellement bluffé qu'il s'est arrêté. Il, il s'est dit... dit, il avait honte. Il s'est dit, à passer après vous. Non, mais... Ah, ouais, non, mais ça, ah voilà, comprends. nous l'avons, Adrien. Tout à fait. Eh bien, on vous écoute, Alors, Adrien. Eh bien, écoute, On a survolé euh, certaines zones, hein, on a survolé le 411 ici il y a quelques minutes et euh, eh bien, on peut dire que ça ralentit toujours à l'approche d'Assès, il y a un soulèvement de chaussée qui s'est produit et sur cette 411 la bande de gauche est très détériorée à raison de cette forte chaleur, euh, l'autoroute s'est soulevée, ça coince en amont, bien avant courir, déjà ça commence à ralentir au début du bouchon, c'est même très compact, voire par moment à l'arrêt, mais on a vu euh, les véhicules de chantier arriver il y a quelques minutes euh, sur cette zone et donc euh, on imagine... J'imagine que les réparations de ce côté-là vont débuter dans peu de temps, mais cela étant dit, la bande de gauche reste fermée, donc c'est un problème important où vous perdez pas mal de temps. Je pense plus d'une vingtaine de minutes, presque une demi-heure, même dans ce secteur, donc à l'approche d'Assès, vers le Grand-Duché. Vous n'avez pas été agile à Binge Étiez assez là dans les 30 minutes. Oui, je vous confirme rien, On perd bien une bonne demi-heure en direction du Luxembourg depuis Sarre-Bernard, ce bouchon qui remonte très loin. On a d'autres soulèvements en deux chaussées. Sur le 429, Altournet, à hauteur d'Anzoc, bande de gauche neutralisée. Sur la, la 42, pardon, Baptiste Prume, à hauteur de Crombach, c'est la bande de gauche qui neutralisée là aussi en direction de Prume. Coup d'œil sur le ring de Bruxelles, où on note quelques ralentissements assez habituels en circulation intérieure. Grand Bigard Zaventem, une vingtaine de minutes perdues. Et le même temps en circulation extérieure. Grand Bigard au titre. Et puis quelques ralentissements à nos frontières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 17h35, j'ai l'impression que c'est une bonne heure pour vous offrir des cadeaux, 17h35 tiens, si on partait à Peridaisa aujourd'hui alors je vous dis ça, je vous offre vos entrées aujourd'hui, mais demain il y a un rendez-vous à pas manquer entre 14h et 17h puisque vous allez retrouver euh, une émission spéciale de Via Cité depuis le parc Peridaisa. si vous voulez y aller, alors pas spécialement demain, mais si vous voulez y aller euh, pendant toute la saison, c'est ouvert jusqu'au mois de novembre découvrir les pandas, si vous ne les avez pas encore vus depuis qu'ils sont arrivés, si vous voulez découvrir les koalas qui viennent d'arriver il y a quelques semaines sur le parc Peridaisa, si vous voulez aller voir les kangourous, les hippopotames, les éléphants, les lions, les tigres, tout ce qu'il y a à voir là-bas, c'est maintenant que vous, vous inscrivez. Et en plus, il y a des nocturnes auxquelles vous pourrez participer. Les nocturnes, c'est le vendredi et le samedi avec plein d'animations, des artistes aussi qui sont sur place. Les infos sont sur peridiza.eu. Si vous voulez gagner tout ça maintenant, vous envoyez parc par SMS au 6003, c'est 75 centimes le message. Donc P-A-R-C-K C... -K, euh, c, est... c est parce que je ne sais pas pourquoi je rajoute un K. P-A-R-C par SMS au 6003 pour 75 centimes le message. Si vous avez des lettres bonus À mettre en plus, vous pouvez bien sûr. On acceptera votre participation. Je vous souhaite bonne chance. 17h36, dans un instant, on va parler de sport. On va s'intéresser au kitesurf. Pas donné à tout le monde le kitesurf. Il y a un événement qui arrive, le Dakla Downwind On en reparle dans quelques minutes sur Vivacité. Et puis, je vous rappelle cette question qui concerne les piscines. Il y a un, un site qui est fait aujourd'hui le classement des plus belles piscines du monde. Je vous en parle dans quelques minutes. Mais vous, la piscine que vous préférez, elle est où Elle peut être à côté de chez vous, elle peut être dans votre jardin, dans le jardin d'un voisin, Un ami ou vous squattez régulièrement ou alors à l'autre bout du monde ou alors cette piscine elle existe peut-être pas encore elle est dans vos rêves vous pouvez venir nous en parler 3063 par sms et sur la page facebook 5 à 7 via RTBF. cuisine nos soldes c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo cuisine Créfelle, mon rêve ma cuisine De vos Lemmings, qu'est-ce qu'on qu mangerait bien pour la fête nationale Ah, avec la de Belgique, hein? une tomate, crevette, mayonnaise. Ou du stump, du lard et de la moutarde. Le, Le sec la mayonnaise. La, la, la. la mayonnaise nationale belge, la voilà De vos Lemmings, à table Actuellement, chez Colreuth, 15% de réduction extra sur tous les produits de notre marque maison Bonnie Selection, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'à samedi compris.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 Après le journal de 18h, il y a Adrien Jovenot Qui sera l'invité de cette émission pour nous parler Des nuits du Ravel, la nuit du Ravel C'est ce soir, mais par contre il y a une étape normale Du beau vélo de Ravel, avec Natacha Saint-Pierre Qui sera là ce samedi à Nivelle Alors si vous voulez retrouver euh, toutes les infos Vous allez sur vivacité.be Vous pédalez un petit peu, vous faites du sport Et puis il y a de quoi vous amuser avec toute la famille Il y a de quoi boire un petit coup, manger un petit coup Et puis il y a le concert de fin d'étape à chaque fois Donc n'hésitez pas, c'est à Nivelle ce week-end Toutes les infos sur vivacité.be 17h, 19h, 5 à 7. Tant qu'on est motivé à parler de sport, restons-y dans le sport avec un événement qui arrive. Alors, c'est pas juste à côté, ça va se passer au Maroc. C'est le Dakla Don Wind. On va en parler avec Ladislas Tote. Vous êtes fondateur et organisateur de cet événement sportif au Maroc. Bonsoir Ladislas. Bonsoir Cyril. Oui, ben effectivement, je suis l'initiateur et l'organisateur de ce bel événement sportif, kitesurf. Est le Dakar Donwind qui se tiendra dans le Grand Sud marocain dans un peu moins d'un mois. À du, 12 sur... 22... du, du, du 12 au 22 août. C est, c est, voilà, ça du 12 approche. 22 août. Alors... La deuxième année consécutive. Justement, la 10 que vous êtes là, on va parler un peu de ce sport, le kitesurf, parce qu'on ne peut pas le faire partout, on ne peut pas le faire tout le temps. Il euh, y a le kitesurf, il y a le windsurf, c'est la même chose ou ça n'a rien à voir Alors, si vous voulez, le kitesurf, on est traité par un cerf volant. Ouais. Euh, donc, on est, relié, on est relié à des lignes. Euh, euh, au bout duquel se trouve un cerf-volant. Et ici, dans ce cas-ci, eh c'est un surfeur qui est tracté par un cerf-volant et qui se laisse pousser par le vent donc, du littoral maroc marocain sur 500 km. Il faut avoir des bras quand même solides, non Parce Il faut tenir ce cerf-volant. Alors effectivement, c'est un, un sacré challenge personnel. Euh, parcourir 500 km en, en kitesurf, en mode aventure, on accumule la fatigue, mais le corps euh, s'adapte et en redemande. Euh, voilà, le tout dans un partage d'expériences entre nationalités du monde entier et des ambiances incroyables. Il y aura des Belges Alors, il y a une dizaine de Belges qui se sont inscrits à, à cette grande aventure. Eh ben, on espère qu'ils que, qu arriveront au bout, parce que 500 km, est-ce qu'il y a des, des participants qui arrêtent avant la fin Alors, ça, on verra. Ce sera un peu la, la, la surprise. Enfin, je dirais pas la surprise, mais euh, voilà, c'est un événement qui se veut, euh, je dirais, euh, euh, accessible. Euh, et pour, je dirais, pour encadrer un peu tout ce petit monde amateur de kitesurf et passionné. Euh, nous avons des grands noms du monde du sport, comme une Norvégienne qui est Karis de cette fois championne du monde en kitesurf. On a le marocain Nasser Id Abdeljalid, le premier marocain à avoir atteint le sommet de l'Everest. Voilà, on a une série de, de participants, je dirais, un peu VIP, euh, qui viennent encadrer tout ce petit monde Euh... Ça va être sympa, ça va être un beau ça, rassemblement, ça. Ouais, tout ça dans ça un beau, un... dans un beau cadre en plus. Dans un cadre magnifique, hein, qui est le sud du Maroc, euh, dans la région de, de Dakla en fait, qui est vraiment un, un, un lieu éloigné euh, de tout ce qui est euh, haut lieu touristique traditionnel du Maroc. Euh, une région qui offre encore une vraie authenticité avec un tourisme de niche vraiment centré sur la nature et, et les sports nautiques. Alors et voilà pour. Si Oui, -y. les 500 km en fait, les 500 km se passent vraiment, euh, le départ est à partir de la dernière ville du Maroc qui, qui, qui s'appelle Dakla, oui. euh, et qui ensuite se termine à la frontière mauritanienne, à la Gouira. D'accord, ah ça va être un bel événement. Pour, un peu, pour, pour, pour situer un peu pour l'auditeur sur une tête, euh, le sud du Maroc se situe en fait entre les îles Canaries et le, et le Cap-Vert. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir en photo et qu'on trouve magnifiques. Et donc là, les participants qui auront l'occasion de voir ça, en vrai, vont, vont vraiment avoir de la chance. Il euh, y a un site internet où on pourra suivre tout ça, c'est dakladownwind.com. Est-ce qu'en Belgique, on peut faire du kitesurf, Ladislas Alors, en Belgique, on estime entre 4 et 5 000 passionnés de, de kitesurf. Ah, on quand en même On est 66 km de petite côte belge. Euh, on en fait effectivement dès que le vent est supérieur, je dirais, à une quinzaine de nœuds, donc à un petit cap Beaufort. Eh ben merci de nous avoir raconté tout ça. Ladislas, vous, vous participez vous-même ou vous organisez euh, J'allais dire simplement, c'est déjà un bel événement, c'est déjà bien de l'organiser, mais est-ce que vous participez vous-même Vous en faites du kitesurf Alors moi je suis un grand passionné euh, de, de kitesurf, ça fait un, un petit moment que je gravite dans, dans ce monde du kitesurf belge et, et international. Alors j'ai eu l'occasion de faire la première édition l'année dernière, qui, qui était bah, la, la toute première. Euh, maintenant, ici, euh, la deuxième, on l'a ouverte à plus de monde. Donc, je pense que je serai un petit peu plus euh, sur le bateau, le jet ski ou dans les 4x4. Oh, bah c'est euh, pas, euh, pas dégueulasse non plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus <rire> de métier. ben, bon travail alors. Et euh, je rappelle qu'on peut suivre tout ça sur dacladandwin.com. On va mettre les infos sur la page Facebook. C'est un cassette vivacité pour que vous puissiez retrouver tout ça. Merci beaucoup, Ladislas. À très vite. Merci, Cyril. Une bonne soirée. Une bonne soirée. À bientôt. Il est 17h44. Dans le sport, il y a un événement, on a appris le départ de Marc Wilmot. S'il ne sélectionnera plus les Diables Rouges, il ne les entraînera plus. Mais qui va le faire Il y a une offre d'emploi qui a été publiée sur le site de l'Union Belge. Et alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait quand même à chaque fois. On va en parler tout de suite sur Vivacité avec Christophe Franken. Vous êtes journaliste sportif à l'ADH. Bonsoir Christophe. Christophe, il n'est pas là Christophe. On va le retrouver dans un instant. Une toute petite pause et Christophe sera notre invité dans le 5 à 7 juste après ça.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 Jusqu'à 19h, 5 à 7. On a retrouvé Christophe dans le standard. On va parler de cette offre d'emploi plutôt insolide qui se retrouve sur le site de l'Union belge. L'équipe nationale belge de foot est à la recherche d'un sélectionneur. Christophe Franken, vous êtes donc journaliste sportif à l'ADH. Est-ce que vous m'entendez Ah parfait Bonsoir Christophe Bienvenue dans le 5 à 7 Sur Vivacité Petite question Cette offre d'emploi Qu'on voit sur le site De l'Union Belge On l'avait déjà vue précédemment Ou c'est la première fois Que l'Union Belge Publie ça sur internet C'est pas une toute première mondiale Mais c'est très très rare C'est euh, vraiment ouais, C'est c'est surtout euh, rare et c'est encore plus inutile en fait parce que euh, ça, ça sert à rien évidemment puisque tous les coachs du monde euh, qui sont intéressés par le poste savent très bien que Marc Wilmot a été démis de ses fonctions ouais. et donc il euh, n'y avait pas besoin de tout ça pour il euh, n'y a pas besoin de mettre une annonce sur un site internet mais alors pourquoi que, euh, ils l'ont fait je... Non, moi je pense que c'est une question d'ego de... et d'image, de communication c'est une manière d'humilier un peu plus Marc Wilmot euh... voilà. quand vous lisez l'annonce la et tout ce que, que l'Union Belge recherche comme profil en fait c'est tout ce que l'Union Belge reprochait euh, à Marc Wilmot c'est-à-dire un manque d'expérience au plus haut niveau une méconnaissance tactique au plus haut niveau aussi une communication un peu trop directe et parfois un peu maladroite Et, euh, et une gestion des générations, de la jeune génération un peu compliquée. Donc, euh, c'est les quatre gros points de, euh, sur l'annonce. La, sur ouais. Et c'est que, voilà, pas officiellement, évidemment, mais c'est tout ce que quand on avait les dirigeants de l'Union Belge, qui nous racontaient un peu ce qu'on qu appelle le « off the record ouais. », tout ce qu'ils disaient et qui reprochaient à Marc Wilmot. Ils l'ont déjà dit, ça, cette annonce-là, ce qui recherchent comme nouveau profil, ils l'avaient dit en conférence de presse, quand Marc Wilmot a été limogé, c'était assez logique cette fois-là, que, que l'Union Belge communique sur le profil recherché. Par contre, quelques jours plus tard, un peu comme ça, subitement, sans que personne ne demande rien, remettre l'annonce comme ça sur le site internet, ça c'est ridicule parce que voilà, tous les CV arrivent déjà en masse depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs jours à la, à la fédération. Euh, le plus dur maintenant, c'est de faire le tri, ce n'est pas de, de trouver un coach, c'est de faire le tri parmi toutes les demandes. Donc il n'y a, y a aucune raison de, de faire une annonce comme ça. C'est pas grâce à cette annonce-là que qu'un qu coach libre style Louis vangal Gus Siddink ou un Français, Rudy Garcia, n'importe lequel, va se dire « Ah mais oui, tiens, je vais envoyer mon CV, on ne sait jamais ». C'est ridicule. Donc, mais comment euh, ça se pas passe de... Est-ce que c'est d'office à un coach libre quelque part, ou pas, mais qui pourrait se libérer, qui va envoyer son CV Ou c'est l'Union Belge aussi qui prend son téléphone et qui lui dit « Est-ce que tu serais pas disponible pour venir chez nous ?» Et ils l'ont un peu tâté le terrain avec Michel Prudhomme, qui était le candidat idéal, le candidat favori. Sauf que c'est très compliqué de, de, le sortir, de le libérer de Bruges. Il est sous contrat, il est très bien à Bruges. Et il faut savoir que le patron actuel des, des Diables Rouges, c'est Bart Vra, qui est également le président de, de Bruges. Donc c'est très compliqué de, de libérer M Michel Prudhomme. Et donc ils vont essayer de prendre un coach euh, étranger, parce qu'il n'y a pas d'autre choix en Belgique, vraiment euh, au haut niveau. Et euh, le, Vu le, le tarif, le, le budget disponible... Ce sera un coach libre, parce qu'il faut savoir que l'Union Belge a un budget serré. Elle va essayer de donner le maximum de salaire, mais c'est-à-dire à peu près un million d'euros annuel, ce qui peut sembler beaucoup. Oui, c'est pas mal. Hein. Le... Voilà, c'est pas mal, je, je prendrai aussi. <rire> mais dans le monde des, des coachs actuels au top niveau, vu l'annonce recherchée, c'est ce qu'il faudra, c'est très peu. Euh, et donc, il faut. si en plus l'Union Belge devait payer une indemnité à un club ou à une sélection nationale pour débaucher quelqu'un, ça deviendrait impossible. Donc euh, oui, ce sera sans doute un coach libre. Il y en a beaucoup sur le marché et beaucoup de très bons, donc ça, ce n'est pas un gros problème. Euh, donc voilà, maintenant, il, voilà, tous, les, tous les coachs ont des agents comme les joueurs, ils ont des managers qui, qui guettent quels sont les postes libres ou les postes qui vont se libérer. Ils envoient des CV à la Larigo, donc euh, il y en a plein à l'Union Belge. Et pour revenir à l'annonce, ce n'est pas cette annonce-là qui va faire que les managers ont repéré le poste. Il faut savoir que la Belgique, il ne faut pas l'oublier, malgré un euro relativement décevant, quart de finaliste. Elle, ouais. Elle est observée quand même. Elle été observée, c'est la deuxième nation au classement FIFA. Euh, si c'est si un coach professionnel ambitieux n'a pas vu euh, que le poste était libre je crois qu'il peut changer de carrière, donc, euh, donc voilà, il n'y a, de... y a même pas besoin d'argent, il y a encore moins besoin d'annonce sur un site internet pour faire ça. Euh, sur le site internet de l'Union Belge, il y a le mail du directeur technique de l'Union Belge qui a été, qui a été mise, euh, celle de Chris Van Puyveld, il reçoit ah. énormément de mails probablement depuis, et des, des trucs très farfelus, euh, la presse en parle aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui devienne euh, sélectionneur des, des Diables Rouges, vu que cette annonce a été euh, mise euh, publiquement en ligne. évidemment ils ont, reçu, ils ont reçu plein plein comme vous dites plein plein de possibilités plein de jeunes plein d'enfants même qui, qui envoient leurs annonces évidemment pourquoi ça pas, pas être bien, des textes, faire tout je pense que les, ça va être limité par contre il faut savoir il y a des petites histoires comme ça il y a en coach vais, André villas Boas qui est un, un, un coach justement qui est libre qui est peut-être un des candidats pour remplacer Marco Umta un coach portugais euh, très jeune il avait envoyé un jour il voulait devenir coach il avait envoyé son CV Euh, dans des, une île du Pacifique, vraiment, une toute petite île, euh, dans la Micronésie. Il voulait, il voulait devenir coach là-bas, il avait vu que le poste était libre, via justement l'annonce, il faut savoir que c'était un tout petit pays, donc là on pouvait comprendre l'annonce. Ouais. Et il avait été retenu, il était devenu coach là-bas, et c'est comme ça qu'il a lancé sa carrière de coaching, qu'il a <rire> emmené à Porto, à Chelsea. Et Qui sait chez nous qui c'est chez nous, Mais je pense que là, ça va être plus compliqué quand même de convaincre en étant, euh, en, étant, en partant au en bas de l'échelle. Eh merci Christophe pour vos explications, on suivra le dossier bien évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt Christophe. A vous aussi, merci beaucoup. Au revoir, 17h52, dans un instant le cactus de Jérôme de Warze. et puis juste avant, on prend la direction de Neuchâteau. Retrouvez Gaëlle, bonsoir Gaëlle. Bonsoir Cyril. Bienvenue sur Vivacité, comment ça va Gaëlle Très bien, très très bien. Vous t pas eu trop chaud aujourd'hui Ah si, mais je, je dois pas être la seule. Ah bah il a fait chaud partout en même temps. Vous avez fait ouais. quoi de beau aujourd'hui des travaux à l'intérieur. Ah on est on est sur quoi De la peinture, du carrelage Poncer, traiter en vue de l'aménagement du grenier. Ah, c'est pour en profiter après, mais au départ, c'est le côté pénible. Le ponçage, c'est usant quand même. En plus, quand il Tout fait chaud fait. comme ça. Bravo à vous, Gaël. Vous allez pouvoir vous détendre, Gaël. Vous avez envoyé un message pour aller à Péridaïsa. Je vous offre vos entrées. Vous irez euh, en famille découvrir euh, ou redécouvrir. Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà allé là-bas. Alors, moi, j'y suis déjà allé, mais ça fait quelques années. Et entre-temps, j'ai eu deux enfants. Donc, ce sera l'occasion d'une. Euh... Une sortie en famille. Ah ben, ils vont avoir les, les yeux grands ouverts pendant toute cette visis, euh, visite avec euh, les mondes magnifiques de Péridaïsa à découvrir tout au long de la journée. Euh, où vous serez invité. Je vous souhaite une excellente soirée, Gaëlle. à bientôt. Ben, merci beaucoup. Et puis, puis, merci à vivacité. Ben, au ben, revoir. Avec plaisir. Et alors, demain, émission spéciale, à partir de 14h à suivre en direct du parc Péridaïsa. Voici tout de suite le cactus de Jérôme de Warzé, On replonge sur le 5 décembre avec le calendrier de Jacqueline Galland. Oui. Voici le cactus de ce matin et Jacqueline Galland qui est donc dans la tourmente dans le dossier RER, elle préparera d'ailleurs un calendrier.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 On va en avoir de la précision. Oui. Le 13 juin 2016 oui. à Lyon, Belgique-Italie. Euh... Le 18 juin 2016 à Bordeaux, Belgique-Irlande. Non, non, mais ça. le 22 un... juin 2016 ah, ça, non. à Nice, Suède-Belgique. mais ça, c'est le calendrier de l'euro. Moi, je vous parle du calendrier du futur RER. Ah, pardonnez-moi. Oui, mais. Il faut être plus précis. Oui. Sinon, c'est pénible, on perd du temps. Oui, d'accord, mais. Et c'est pénible. Oui, oui d'accord, bon, mais il me semble avoir été clair, ça rime avec RER. Alors, voyons, j'ai des calendriers ici. Oui. 2025 de la Belgique par Lisbeth Thomas, non, non 2020, les aménagements vus de rendre le 411 piétonnier de Odergem a dit non. Non, non, c'est pas, ah, pas ça. Les travaux dans les tunnels bruxellois, à, à, là, il n'y a même pas de date de fin. Ah, que, euh, ils ont laissé un trou. Ah. Un trou. Oui, oui C'est drôle. Ah, oui, bon, alors, on va quand même, va, va quand même falloir avancer, là. Ah, dans les tunnels bruxellois, ce matin, il y en a qui ont essayé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 146, Glabé, marcinelle oui. 82, Canard à la qui a ah, la citronnelle. Mais... Ça, c'est contre les moustiques tigres. Non, mais ça, ça. c'est fini, oui. Le, le cas Alors, à partir oui. dès 2018, il y aura des quatre voiles le mardi qui se dédoubleront en huit voiles mercredi. <rire> je comprends pas, je comprends pas. Je comprends Pour pas. ça que je suis chef de cabinet, vous pitre à la radio. Non, mais pourquoi dites-vous qu'il y a des quadruples voiles le mardi, mais des octuples le mercredi Parce que le mercredi, on double les voiles du mardi, mais il faut faire attention à minuit le mardi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 Il ah, y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes <rire> mais, non, mais... mais faut pas faire d'un Mais je ne montrerai jamais dans un train qui se scinde en deux quand les voix se dédoublent <rire> C'est vous qui voyez. Mais oui, mais bon. Ou alors, une seconde, parce que là, il y a la Jacqueline qui rajoutait des annotations au pic. Oui. Je découvre avec vous. Alors, à partir du 56 novembre 18637, jean <rire> je ja -ja préconise uniquement la mise à quatre voix. Ah bon Parce que ce sera une année quadrisextile. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a un 32 février en, en 18637. Ah oh bon. A noter que préconiser la mise à quatre voix, c'est la seule occasion qu'on aura d'essayer de doubler les... Bon, bon, bon, et le Bruxelles-Limal, il sera en deux ou en quatre voies En 16 Comment Parce qu'il part par Serein, Bruges et Herculines Mais, mais c'est un détour monumental, ça euh, Maintenant, attention, quand vous arrivez en, en Flandre, il faut changer Quoi, de train Ah non, de rails Comment ben, En Flandre, les rails sont en acier trempé, des beaux rails, oui. des solides Oui. En Wallonie, les rails sont frigolites, ah, faut... les trains flamands sont plus lourds, donc faut changer de rails Mais ça doit prendre un temps fou, ça Oui mais il y a une alternative Ah, faut prendre l'avion Il bon. y a un vervier d'amas tous les trois lunes et demie ah, ah, Mais quoi, aller-retour Ah bah, oui mais vous devez ramener des migrants De bon. minimum Mais enfin il y de question je ramène des migrants si je vais à Damas ah, C'est vous qui voyez Consigne enfin. qu de le ministre Et ça c'est la différence Entre un train et Jacqueline Galland C'est que le train déraille Quand le train déraille, il s'arrête Il s'arrête! Oui, oui, oui, Alors, les n'est pas la vie! Oui, oui, bah, oui mais, mais merci pour le calendrier, alors. Hein. De rien! Ah oui! Jaja aussi posé pour le calendrier Pirelli! Voilà. Je vous en garde un pneu! Merci, je, je, je, je vais le prenez. Je vais applaudir deux fois: d'abord pour Elle n'est pas la vie et pour ah. Fabien Lecastel. <rires> Si vous êtes en manque de cactus, retour demain dans l'émission et puis euh, d'ici là vous allez sur vivacité.be. Un petit point sur la météo tout de suite Dominique, euh, on s'attend à quoi pour la suite Une nuit prochaine qui risque d'être chahutée sur une moitié sud du pays avec des orages par endroits violents, minima dans la douceur, 15 à 20 degrés demain, a priori, un temps sec le matin, puis des averses orageuses majoritairement toujours dans le sud du pays maxima 23 à 28 degrés vendredi, toujours un risque d'averse et 21 à 26 degrés côté température, même valeur pour samedi et dimanche normalement avec un temps généralement sec. Oh C'est bien, le week-end sera pas dégueulasse pour une fois. On en profite Ça un petit peu. Oui, C'est bien. Merci Dominique pour ces bonnes nouvelles. Dans un instant, le journal, le journal des sports et puis tout à l'heure on parlera de bière. La bière dans les festivals est-elle coupée à l'eau ou pas La réponse tout à l'heure.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 Finalement, rien de grave à Bruxelles, près de la place de la Monnaie. Le quartier était bouclé depuis plusieurs heures. Un individu suspect avait été repéré. Avec des fils qui dépassaient de son manteau, nous ferons le point dans un instant. Toujours à Bruxelles, le bal national se prépare sur la place du jeu de bal. Il commence dans une heure. La sécurité est renforcée autour de l'événement. On parlera du Tour de France. Ilnur Zakarin a remporté la 17 e étape, une étape de montagne exclusivement en Suisse. Aujourd'hui, on en reparle dans le journal des sports avec Thibaut Deplan. Le journal sans vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir. Plus de peur que de mal aujourd'hui à Bruxelles où une opération policière était en cours depuis 14h environ. Près de la place de la monnaie, la police avait repéré un individu aux agissements suspects. Il était habillé d'un manteau duquel des fils ressortaient. Finalement, il n'en est rien. Martin Biltereist, vous êtes sur place. Que s'est-il réellement passé Eh bien l'opération a duré cinq heures au total, c'est vers 13 heures qu'un vigile a averti les forces de l'ordre en cause d'un homme qui circulait dans les alentours des galeries royales et de la place de la monnaie avec un comportement pour le moins suspect. Il portait un lourd manteau par 35 degrés à l'extérieur. Alors une fois arrivé sur place, eh bien, les policiers ont remarqué une ceinture abdominale et des fils qui sortaient de son manteau. Les forces de l'ordre ont alors... Pris Ça, évidemment, très au sérieux. Elles ont reculé et elles ont appelé du renfort. Le groupe d'intervention de la police nationale, les pompiers et les services de déminage, nous sommes en niveau 3 d'alerte terroriste et donc tout a été pris très vite au sérieux. Mais on a appris il y a une trentaine de minutes que le suspect a donc été arrêté. C'était une fausse alerte, vous l'avez dit. C'était un jeune qui étudiait les ondes dans Bruxelles, les radiations et les ondes, d'où ce matériel très lourd qu'il portait dans son manteau. Donc plus de peur que de mal, mais beaucoup de mouvements dans le centre de Bruxelles cet après-midi. Merci Martin Biltreist sur place à Bruxelles. Les festivités autour de la fête nationale se préparent un peu partout en Belgique. Il y a des balles aux Lampions et le bal national dans une heure à Bruxelles sur la place du jeu de Balle. 15 000 personnes sont attendues. Les mesures de sécurité ont été particulièrement renforcées, Imad Messoudi. Malgré tout ce qui se passe, on veut faire la fête ici à la place du jeu de balles. Mais pour que tout se passe bien, les services de sécurité ont mis les bouchées doubles entre 17h et 17h40. Le secteur de la place du jeu de balle a été entièrement bouclé, de quoi permettre aux services de police de totalement sécuriser les lieux, même si certains riverains ont eu une mauvaise surprise. J'habite la maison plus loin, là, au 32. Et pour l'instant, c'est bloqué, vous ne pouvez pas descendre ah, Je ne peux pas descendre, j'ai du des travail à terminer, j'ai mon atelier là-bas, il y, y, y a 15 mètres à faire, je ne peux pas les faire. Une petite minute juste. À partir de 17h30, on va Il faudra finalement quelques minutes de plus pour que la police permette l'accès au lieu. Un accès qui se fera uniquement par les rues Blas, du Chevreuil et des Renards. Des mesures de sécurité essentielles dans le contexte actuel, mais pas de quoi refroidir la motivation de l'organisateur. Franck Antirens rappelle les fondements de ce bal national. C'est une fête typiquement bruxelloise, typiquement belge, typiquement marolienne, typiquement du quartier. On y mange des saucisses, on y boit des chopes euh, et on y, a, on y entend de la musique joyeuse. Voilà, je crois que c'est ça qui caractérise le bal national. La fête doit commencer à 19h sous un ciel radieux avec au programme, entre autres, DJ dédiqué et quête Et la fête nationale, c'est aussi le traditionnel discours du roi Philippe. Il s'est particulièrement adressé aux jeunes. Il est revenu sur plusieurs événements de l'actualité comme l'instabilité politique en Europe illustrée par le référendum britannique sur la sortie de l'Union Européenne mais aussi évidemment à propos des attentats notamment du 22 mars à Bruxelles. Les mesures autoritaires se succèdent en Turquie depuis la tentative de coup d'État dans la nuit de vendredi à samedi. Le Premier ministre Charles Michel a réagi. Selon lui, la Turquie est en train de tourner le dos aux valeurs européennes et aux projets européens. Pour lui, actuellement, l'adhésion de la Turquie qui, à l'Union Européenne, est un mirage. L'Estonie va avancer sa présidence tournante de six mois pour remplacer le Royaume-Uni au Conseil de l'Union Européenne. Le Royaume-Uni a renoncé à prendre son tour. Selon la nouvelle première ministre Theresa May, ils seront trop occupés à gérer la sortie de leur pays de l'Union. La journée la plus chaude de la semaine, c'était aujourd'hui. Alors petit à petit, les températures vont diminuer et l'orage se prépare. De quoi rafraîchir l'atmosphère, un point positif par ces chaleurs étouffantes. Certains ont tout de même profité de fraîcheur tout au long de la journée. Par exemple, les jeunes en stage de voile à Mons, ils profitent du plan d'eau, le grand large, utilisé par le centre Adeps. Natacha Stragier s'est glissée parmi les stagiaires et elle est montée à bord d'un bateau pour recueillir leurs impressions. Ils sont 37 en ce moment en stage au Grand Large, grand ciel bleu, léger vent, des conditions idéales. Mais ici aussi, il faut faire attention à la chaleur. Olivier Stormac est le responsable voile. C'est important parce qu'avec le vent, on, est, on se déshydrate beaucoup plus vite. Donc les moniteurs prennent de l'eau dans leur bateau pour le donner aux enfants. Ils font des pauses régulières afin de les hydrater. On se protège avec la crème solaire, avec des casquettes, évidemment. L'avantage, c'est que quand on a trop chaud, euh, on peut tomber dans l'eau. Interdit pourtant de nager, même si l'eau est à 27 degrés. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme. Pauline et Amélie ont 16 et 15 ans. Là, il y a du vent et du soleil, c'est parfait. Est-ce que vous vous laissez tomber dans l'eau plus facilement C'est vrai qu'à la fin, quand il fait un peu chaud, on a tendance à aller un peu se mouiller, ça rafraîchit quand même. On fait attention, ils font bien attention qu'on mette une casquette, si on met bien de la crème solaire pour pas qu'on crame. Et si on crame le soir, ils nous mettent une autre crème, ils sont là derrière nous. Vos amis, votre famille, est-ce qu'ils vous envie Ma grand-mère, elle voulait quand même participer, mais elle n'est pas venue avec, elle n'a pas l'âge. Et si vous avez encore l'âge, les stages continuent tout l'été. Demi-tour et tu reviens au ponton Si oui. Ils sont français, originaires de Nice. Les iPhone iPhone se produisent ce soir à 23h au Franco de Spa. Ils n'en sont pas à leur premier festival, loin de là, car même s'ils ont sorti leur premier album l'an dernier, les iPhone iPhone sont avant tout un groupe de scène. En France, ils ont un succès grandissant et vous allez l'entendre, ils comptent bien conquérir la Belgique. On est très heureux déjà de revenir en Belgique parce que c'est un de nos, euh, nos pays préférés. Ensuite, les francofolies ça résonne parce que nous, on a les francopholis en France qui est un des, des festivals les plus prestigieux. Je pense qu'ici aussi c'est extraordinaire et puis parce qu'on aime aussi beaucoup les termes, donc nous sommes euh, doublement euh, joyeux. Vous y avez fait un petit tour ou vous allez y faire un petit tour Obligatoirement. Et aussi parce que déjà beaucoup de gens nous, sur les réseaux sociaux nous attendent, donc on voit qu'il y a une envie et on a vraiment envie de, de continuer à leur donner cette joie donc vous avez vraiment des, des fans qui vous suivent en Belgique vous sentez que ça vous avez commence. un public oui ça commence c'est très grisant de voir que le travail qu'on a fait en France paye aussi son, un peu ses fruits en Belgique et qu'on est toujours dans une, une énergie de conquête et euh, on va conquérir la Belgique <musique> C'était iPhone, iPhone, le groupe français avec Barbara Schall et Vincent Brichet. Et ce soir, au Francofolie de Spa, il y aura aussi, par exemple, Cœur de Pirate ou encore Bastien Becker. Et émission à suivre tout à l'heure, dès 19h d'ailleurs, en direct des Franco avec Régine Dubois et Bruno Thumers qui seront là. Merci beaucoup, Justine, pour ce journal. Le prochain point sur Lactus c'est à 18h30. Il y a le journal des sports qui arrive. C'est juste après un point RTBF Mobile Info. Comment ça se passe sur les routes, Marjan eh et va d'abord Bonsoir Cyril, on va d'abord aller voir ce qui se passe en l'air avec Adrien Demet à bord du Mobicopter. Et tiens, Adrien, vous êtes du côté d'Assès. Oui, toujours ces difficultés importantes hein, sur cette 411, La euh, conséquences d'un soulèvement de chaussée qui s'est produit à hauteur d'Assès, donc sur le 411, c'est la bande de gauche qui est fermée suite à ça et ça coince euh, très fortement en amont, hein, avant vent courrière, même depuis Saint-Bernard, je pense euh, dans cette zone euh, qui reste très euh, saturée, donc elle proche de cette zone d'Assès vers le Grand-Duché. Puis on vous fixe un rendez-vous aujourd'hui sur notre page Facebook, un Facebook Live, depuis notre Mobicopter, si vous voulez discuter avec nous, interagir avec nous, en direct de notre Mobicopter. Je vous fixe d'ores et déjà rendez-vous dès 18h45 sur notre page Facebook RTBF Mobile Info. Voilà, merci Adrien. Vous n'avez pas été agile à Benches Et Étiez y assez là dans les 30 minutes Ce qui, voilà, ceux qui donc euh, empruntent le 411 vers le Luxembourg en cette veille de long week-end, bien sachez que vous allez perdre une demi-heure. Donc évitez euh, ce tronçon entre Sarre Bernard et Assesse sur le 411 Namur Luxembourg. Autre euh, soulèvement de chaussée à Yves Gomzé sur la nationale 5 ou 20 Charleroi, et aussi à Crombach sur le 42. Baptiste Prume par exemple. Tout cela suite aux fortes chaleurs. Prenez bien de l'eau évidemment euh, avec vous en voiture. Et sur le ring, et bien là la situation est globalement calme. Vous perdez une vingtaine.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 Bonsoir à tous Le Tour de France est donc entré dans sa dernière ligne droite Les adversaires Chris... directs de Chris Froome Pour les adversaires directs de Chris Froome Les quatre dernières étapes de montagne Constituent donc les toutes dernières possibilités De mettre en difficulté le maillot jaune Aujourd'hui, lors de l'étape 100% suisse Entre Berne, et Fao et Mosson, On a eu droit à une victoire en solitaire Du russe Ilnur Zakharine, Le britannique Chris Froome En a lui profité pour accentuer son avance En tête du classement général On va analyser cette 17ème étape avec notre envoyé spécial sur les routes du tour, Samuel Grulois, accompagné de notre consultant Cyril Sogrin. Bonsoir messieurs. Bonsoir, Bonsoir Thibault. Thibault. Ils sont deux à faire une bonne affaire aujourd'hui. Il y aura Zacharine, vainqueur de la première étape de sa carrière sur le Tour de France et Christopher Froome qui a encore accentué son avance au classement général sur ses adversaires directs. Alors dans l'ordre un mot d'abord sur ce russe longiligne grimpeur d'un mètre 87 pour 68 kilos. Il y aura Zacharine révélé au grand public lors du Tour de Romandie et du Tour d'Italie en 2015. Succès final en Romandie. Succès d'étape en Italie à 6 ans après avoir perdu, c'est vrai, un peu de temps en début de carrière à cause d'un contrôle positif et d'une suspension de 2 ans. Zacharine est entré dans, dans la cour des grands à 6 km du but. Il a lâché ses deux derniers compagnons d'échappée, Pantano et Maika. les deux héros déjà de dimanche et il a géré, au courage par moment dans son style atypique, les dernières pentes, pas piquées des vers de l'ascension de fin haut émossons Cyril Saugrin. Ce Zacharine qui s'est grimpé qui est bon également contre la montre, il a été champion d'Europe chez les jeunes. Est-ce qu'on peut imaginer un jour le voir lutter pour un podium, un podium sur le Tour de France Oh, c'est clair qu'aujourd'hui Zacharine laisse présager de bonnes dispositions dans les courses à étapes il a été très bon dans un tour de Romandie il a même surpris il va euh, ensuite il est sur un tour d'Italie a été chercher des victoires, une victoire d'étape il prouve aujourd'hui sur le Tour de France qu'il est capable de bien rivaliser en montagne sur des étapes très difficiles il était devant il y a trois jours rappelez-vous l'étape remportée par Pantano il est devant distancé dans la descente on a, on a cru comprendre avec des problèmes de, de lentilles qui lui permettaient De pas bien voir donc ça a été plein de petits éléments donc c'est vrai que on dirait qu'il a le profil type d'un coureur qui doit pouvoir bien passer les courses de 3 semaines les grands tours euh, maintenant il faut quand même avant de réellement se prononcer qu'on puisse le voir dans un top 10 de grands tours parce que c'est encore bien plus difficile euh, que de remporter le tour de Romandie qui ne dure que 10 ou 11 jours Alors les candidats au podium du Tour de France justement les attendait avec impatience et, et ils nous ont déçus soyons clairs, on, on y a cru on a fait mine d'y croire en tout cas Quand l'équipe Astana, Nibali y en tête augmentait la cadence devant le peloton mais l'attaque de Fabio Harou qui a suivi était bien trop molle pour inquiéter Froome qui n'a pas tremblé non plus lorsque Dan Martin a, a essayé, seul. finalement l'accélération de Richie Porte l'a poussé à réagir à l'arrivée, Froome 6 minutes après Zacharine, certes 8 minutes même après Zacharine Froome a repris 8 secondes à Adam Yetz 11 secondes à Bardet 19 secondes à Haru 28 secondes à Quintana 40 secondes à Molema et beaucoup plus à Van Garderen qui a craqué ce qui nous donne un nouveau classement général éloquent le maillot jaune Froome compte 2 minutes 27 d'avance sur son plus proche poursuivant Bokeh Molema. 2 minutes 53 sur Yetz et 3 minutes 27 sur Nairo Quintana Cyril Quintana c'est la grande déception du jour Oui, c'est clair, clair. Quintana avait annoncé qu'il il voulait arriver sur le Tour avec beaucoup plus de fraîcheur dans la troisième semaine parce qu'il avait senti l'année précédente qu'il y avait peut-être quelque chose, ou en tous les cas, le moyen de faire vaciller Christopher Froome dans la troisième semaine. Et puis finalement, aujourd'hui, alors que l'on attend depuis maintenant deux semaines une attaque de Quintana, on l'a vu mettre des attaques dans l'ascension vers les chalets Reynard, mais il était pas vraiment dans un grand jour, en tous les cas on sentait que les attaques n'avaient pas déstabilisé Christopher Froome, toujours contrôlé par Wood Pulse. aujourd'hui on pouvait s'attendre à quelque chose on a vu les coureurs de la Movistar à un moment prendre le relais, c'est les Astana qui ont réellement durci la course et quand il a fallu passer à l'action eh on a senti que c'était pas du grand Quintana, il y est allé une fois, deux fois il s'est même fait contrer et après il a plutôt explosé et il a même eu du mal à tenir les roues euh, dans le dernier kilomètre donc oui, euh, il faut être clair Quintana a déçu sur cette étape. Il a encore deux grosses étapes pour se rapprocher, mais se rapprocher pour redonner de l'espoir. Maintenant, la quête du podium va devenir aussi pour lui compliquée. Oui, clairement. Vous me répondez par oui ou non. Est-ce que Quintana peut encore gagner le tour Non. Et est-ce que Quintana peut encore être sur le podium Oui. Voilà, réponse claire et nette. On va écouter Serge Powells, le belge de l'équipe Dimension Data. Il était dans l'échappée encore aujourd'hui et il a son avis sur la question est-ce que Christopher Froome reste battable ou est-il imbattable sur les prochaines étapes Non, normalement normalement pas, mais j'ai entendu qu'il y aura peut-être des orages dans les Alpes, donc euh, pff, les prochains jours, on ne sait jamais. Pff, et, ouais, il a montré ouais, il semblait d'être le plus fort, mais. Je pense que ça ne sera fini qu'avant avant samedi, je pense. Demain, étape à contre-la-montre, 17 km de montée entre Salange et Megève. Votre favori demain, pour l'étape oh, euh, Pour l'étape, je, euh, je vais dire Porte. Ah, C'est un petit euh, pari Porte, et en tout cas, Froome aussi sera sans doute... Oui, from sera dans, dans le classement, siège. bien évidemment, mais... Je... En tous les cas, Richie Porte m'a laissé vraiment une belle impression aujourd'hui. Euh, et je pense que pour lui, le contre la montre de demain requiert une réelle importance parce qu'il euh, faut aller chercher ce podium. Allez, rendez-vous demain, Thibaut. Bonne mmh. soirée. Merci, Samuel. Le rendez-vous est donc pris. Bonne soirée à vous aussi, messieurs. Et donc, demain, c'est le deuxième contre la montre de ce Tour 2016. Un chrono de 17 kilomètres. Vous venez de l'entendre entre Salanche et Megève. La sélection cycliste belge pour les jeux de Rio ne sera pas officialisée avant vendredi, mais nos confrères du soir ont déjà pu se procurer les noms des cinq coureurs convoqués par le nouveau sélectionneur Kevin De Wirt. Il s'agit de Philippe Gilbert qui disputera ses troisième jeux sera accompagné de Greg Van Avermaet, de Tim Wellens, de, de Serge Powells, qui s'est classé deuxième l'an dernier de la course qui servait de répétition générale. Le dernier nom constitue une petite surprise, Lorenz 2+, 20 ans à peine, mais dont la progression ces derniers mois est fulgurante. Une sélection pour les Jeux qui a de quoi rendre fier son manager chez Ethics Quickstep, Patrick Lefevereux. Il a toujours peut-être de plus jeune qu'on dans le World Tour. On était d'accord quand il est passé de le traiter avec beaucoup de prudence, mais à la fin, il a roulé d'offres libéré de Catalogne, Pays Basque et ont fait toutes les belles courses et apparemment ça va très bien et je pense que la Fédération belge s'aperçoit aussi. Il fait des tellement bons résultats que ça devient difficile en fait d'être prudent avec lui. Oui mais bon on est quand même bien organisé, Quand au coureur on voit qu'il est fatigué on le met toujours tout de suite hors compétition et pour le moment c'est pas le cas. C'est assez incroyable à son âge de déjà participer aux Jeux Olympiques ouais, d'une façon oui et d'autre façon non parce que s'il est dans La sélection, je pense que c'est parce qu'il y a rien de mieux. Patrick Lefevereau, au micro notre envoyé spécial sur les routes du tour, Jérôme Elguers, Lorenz de plus, qui n'était pas au départ du Grand Prix Pino Cerami, un peu moins de 200 km au programme de cette 50e édition, remporté par Yel Wallace, qui s'est imposé en solitaire et remporte sa première victoire de la saison. Pour moi, c'est une belle victoire parce que dans le début de saison, j'ai. Trois fois tombé et ce n'est pas bon. Et maintenant, avec la victoire, ça yeah. euh, pour la deuxième fin de saison, euh, c'est bon. J'ai roulé euh, solo sur, euh, sur l'arrivée et ça... Pour moi, ce serait très fantastique. Des propos recueillis par Richard Dewulf. Tom Bonnen profitait de cette course pour effectuer sa reprise. Une reprise un peu manquée puisque le coureur belge termine à une lointaine 87e place. Toujours pas de fumée blanche dans le dossier de la Russie et des Jeux de Rio, le comité international olympique s'est donné 7 jours pour statuer et décider si les Russes auront le droit ou pas de participer aux Jeux. En attendant comme si de rien n'était, le comité olympique russe a dévoilé aujourd'hui les 387 noms des sportifs repris dans sa sélection, parmi eux les 68 athlètes qui attendent toujours la décision du tribunal arbitral du sport. Le TAS doit statuer demain ou plus tard sur la décision de la Fédération internationale d'athlétisme qui les a suspendus. Pour provisoirement des épreuves d'athlétisme. Quant à nos hockeyeurs et hockeyeuses, à peine leur tournoi olympique terminé, qu'ils pourront déjà se focaliser sur leur nouvel objectif, à savoir les championnats d'Europe 2017 à Amsterdam. Nos deux équipes ont été versées dans le groupe A et connaissent déjà leurs adversaires. Les messieurs affronteront les Pays-Bas, l'Espagne et l'Autriche. Les filles seront-elles opposées à la Tchéquie, aux Pays-Bas et à À l'Espagne, et puis à une semaine de son premier match officiel face aux Russes du FK Rostov, au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Sporting d'Anderlecht dispute ce soir son sixième et dernier match de préparation. Les Mauves affrontent à 19h les Néerlandais des Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Merci Thibault pour ce journal des sports. Vous pratiquez, je vais arriver à le dire, de la natation, vous J'aime bien de temps en temps, piquant Parce qu'on a mis sur la page Facebook 5 à 7 via RTBF le top des 8 piscines les plus belles au monde. Il y a des trucs de dingue, complètement impressionnants. Ça fait du bien, ça. Vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook, vous Il y a une piscine qui vous fait rêver Je ne suis pas très fort en architecture de piscine, mais la piscine de Bruxelles est pas mal. Vous parliez tout à l'heure en tête de la piscine de Rio. Pour ça, les jeux, grand, voilà, ouais. ça c'est ouais. grand, la piscine olympique. Est-ce euh, est que c'est est gros grand, Je ne sais pas, mais c'est grand. Ah, euh, normalement, pour les jeux, normalement on fait en sorte que les, les architectures soient, soient belles. C'est très rectangulaire. Voilà. Il voilà. n'y a pas beaucoup de suspense sur <rire> la forme. Quoi. Mais merci Thibaut pour ce, ce journal. Soucis. Vous revenez bientôt. Très euh, volontiers, ouais. Allez. Il est 18h20. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On de musique tout à l'heure dans le 5 à 7 Puisqu'en Corée du Sud, il y a quelque chose d'assez original C'est que les militaires vont se mettre à faire de la danse classique Oui, il voilà, c'est prévu vous allez comprendre pourquoi euh, tout à l'heure et on va en parler dans le 5 à 7 avant 19h alors, Pop Story c'est l'histoire de Voit c'est tous les soirs avec Marc Tuesca même pendant les vacances eh bien vous connaîtrez encore l'histoire de Voit tout à l'heure sur Vivacité et alors il y a un scandale dans la presse en tout cas une question aujourd'hui qui est posée est-ce que la bière dans les festivals est coupée à l'eau parce que souvent on a l'impression que cette bière dans les festivals n'a pas beaucoup de goût bah, la réponse on l'aura avant 19h C'est promis. Et puis euh, tout de suite, on va parler de sport. Même s'il si y avait le journal des sports il y a quelques secondes, il y a une autre activité ce soir. Alors c'est sport et détente en même temps, vous allez tout comprendre. On va parler du beau vélo de Ravel et de la nuit du beau vélo. C'est ce soir. Bonsoir Adrien Jovenot Bonsoir, Cyril, bonsoir. Il y a du monde autour de vous. Ah, Il y a de l'ambiance euh, sur le site du Grognon. Ils ne sont pas du tout Grognon à Namur pour euh, cette nuit du Ravel. Ils sont 500 courageux, 500 inscrits pour, pour pédaler toute la nuit jusqu'à 7h euh, du matin. Ça, et en dingue. tête de, de peloton, bah, une voix du matin, celle qui vous a peut-être réveillé. Julie Banache. Comment ça va Julie Ça va super bien, quelle ambiance dis donc Vous êtes de retour à Namur. C'est une région, même si vous officiez sur les antennes de Bruxelles, c'est une région qui vous tient à cœur. Oui, c'est vrai que j'ai passé pas mal de vacances ici, en fait, Les grandes vacances quand on était enfant. Et du coup, on connaît un petit peu la région, on va redécouvrir ça avec grand plaisir. Je vois que vous êtes super sportive. Euh, il faut aller sur euh, la page Facebook du Beau Vélo pour voir votre tenue euh, Léopard. Vous êtes gonflée à bloc. Hein. <rire> bah, dis donc, mais oui, avec grand plaisir. On a la petite jupe, et puis en dessous le cycliste, histoire d'avoir pas trop chaud. Aujourd'hui, il fait lourd quand même. Hein. Oui, il fait lourd, mais un peu euh, plus frais quand même. Olivier Col, on avait 36 degrés il y a deux heures. Là, c'est 28 pour l'instant. 28, oui, il sera encore un tout petit peu plus frais cette nuit, mais avec des conditions euh, super agréables. Je crois que ce sera la meilleure nuit pour faire du vélo de tout l'été, avec peut-être quelques gouttes juste pour nous rafraîchir, ce sera parfait. D'accord, vous êtes en route jusqu'à quelle heure Euh, Jusqu'à 7h du matin, oui. 7h du matin, dis donc. Dingue, ouais, c'est dingue. En passant par Maretsu, en passant par Wépion, euh, en passant par euh, Floref et, et, et Faustaville. Alors, beaucoup de personnalités sont là euh, sur la ligne de départ. Le ministre René Collin, ministre entre autres euh, du, du tourisme et instigateur René Collin, faut le rappeler, de l'année du vélo en Wallonie. Oui, c'est l'année du vélo. Et d'ailleurs, euh, vous développez de plus en plus de nouvelles initiatives. Donc, c'est tant mieux. On fait la promotion de la Wallonie à travers le vélo. C'est la meilleure manière de découvrir la Wallonie. Et puis alors ici, vous faites déjà la passerelle avec la thématique de l'année prochaine. Ce sera la Wallonie gourmande. Et ici, c'est une balade gourmande à vélo. Et donc, vous donnez déjà le là pour l'année prochaine. C'est super. Oui, et comme on dit à Namur, Libia Vélo, Patricia Grandchamp. Bonjour Adrien, <rire> bonjour à tous. Namur, mais voilà, ville cyclable, ville modèle en matière de, de mobilité. Aujourd'hui, sur les bords de la Sambre et de la Meuse, on va pédaler pendant une bonne partie de la nuit. Et puis on peut déjà donner le rendez-vous, le 13 août. Oui, 13 août, le beau vélo ici à Namur, on se réjouit déjà. Donc c'est vrai que Namur, le tourisme et le, le, la mobilité, c'est aussi le vélo et on est très content de vous accueillir. D'accord, vous l'avez compris, hein, Cyril, ça va rouler pendant euh, toute la nuit. Nous serons en direct euh, intégral à partir de, de 20h, mais d'ici là, on fera des petits, euh, des petits flashs sur euh, Vivacité pour vous donner des, des infos, des, euh, voilà, des petits sons euh, en direct de nos Tandem. Est-ce que nous donnerions euh, le, le départ, euh, Julie Ah ben voilà, je vais laisser aux femmes, quand même, les, un petit peu de girl power, euh, le soin de donner euh, officiellement le départ ah, de ce... Ah, on va suivre ça en pauvre. direct Oui, oui, ce, ce, ce Ravel, c'est une nuit du Ravel, euh, Julie Vadache. On donne le départ, on compte depuis combien, quoi 5 500 On y va les amis, attention, 5 4 ah. 3, 2, 1 Bon Ravel Voilà, la nuit du Ravel organisée par 365.be Wallonie, Bruxelles, Tourisme et les Chemins du Rail qui fêtent leurs 20 ans pour, pour cette nuit. On va, on va beaucoup s'amuser. A tout à l'heure, Cyril A tout à l'heure et, et bon courage à tous ceux qui participent à, à cette nuit à suivre. Donc, dès, euh, tout à l'heure, on fera des points réguliers sur Vivacité. Il est l'heure tout de suite de savoir ce qu'on va manger. C'est le Dico Foul avec Candice Cotter. Dico food, dico food, dico food, dico food. Le dico food, 5 à 7. Hello Cyril, hello tout le monde. Le dico food va s'arrêter ce soir à la lettre A. On va faire des acras. Alors les acras, généralement on pense acras de morue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'acra c'est une petite boulette de poisson, généralement de la morue donc, euh, qu'on fait frire. C'est très répandu dans les îles et c'est un très bon petit moyen de se grignoter quelque chose sur le pouce en été. Et c'est assez simple à faire. Ici ce qu'on va se faire, c'est un acra de poisson facile et on va se faire une vinaigrette aux agrumes. Ça va vous permettre d'avoir une petite trempette sympathique. Si vous avez envie d'une sauce plus corsée, vous pouvez aussi, mais la vinaigrette vous permet d'avoir un, un truc assez simple. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre vinaigrette sur la salade d'accompagnement si vous en ajoutez une, pourquoi pas. Et ça peut aussi vous servir de dip si vous servez vos acras à l'apéro seul. Donc c'est polyvalent, c'est pour ça que je vous propose ça. Alors vous avez besoin pour faire des acras de morue, de, des acras de poisson, ici en l'occurrence on va prendre n'importe quel poisson blanc, de 500 grammes de poisson. Prenez un, un, éventuellement un morceau de cabillaud, prenez éventuellement un morceau de merlan moins cher qui fonctionne sans, sans aucun problème. Évitez le pangasius, mais sinon, vraiment, sentez vous sentez-vous très libre d'aller vers ce que vous aimez. 250 g de farine et 200 ml de lait. Ça, c'est votre ratio. Donc, vous avez besoin de 500 g de poisson pour 500... Euh, Pour 250 g de farine et 200 ml de lait, donc vous avez plus ou moins 500 g d'autres choses qui va équilibrer votre poisson. Un œuf, un oignon de printemps, j'aime bien ajouter un petit peu de piment d'Espelette. Et pour votre vinaigrette aux agrumes, simple, orange, citron, un peu de sucre roux, de l'huile d'olive, du vinaigre, et on est bon. Vous faites la vinaigrette aux agrumes, donc vous mélangez tous vos ingrédients, donc le jus de deux oranges, d'un citron, un peu de sucre roux, de l'huile d'olive, du vinaigre, j'ajoute un peu de thym. Point. Ensuite, vous allez faire votre appareil à, à Accra. Vous mélangez votre farine, 250 g votre lait de 100 millilitres et un œuf, jusqu'à ce que vous obteniez une pâte assez lisse ou dans laquelle vous allez ajouter votre poisson simplement émietté. Donc un poisson qui est cru. Vous allez simplement l'émietter doucement. Vous incorporez vos épices. Moi, j'aime bien ajouter piment d'espelette, sel à une pointe de poivre et vous y déposez Vous ajoutez votre oignon, un oignon de printemps. Vous faites chauffer l'huile et vous y déposez des grosses cuillères de pâtes. Ça va frire cinq petites minutes, le temps que les acras prennent une belle couleur dorée. Et vous servez ces akras tièdes ou chauds avec cette vinaigrette aigre-douce. Et vous aurez quelque chose qui est qui, qui fait voyager à tous les coups. 5 à 7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 Il est 18h30, voici les titres de l'actualité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Plus de peur que de mal place de la monnaie à Bruxelles. L'individu suspect qui a tenu les policiers en haleine pendant 5 heures cet après-midi est un jeune étudiant. Il portait un long manteau avec des fils qui dépassaient ce qui a attiré l'attention de commerçants ils ont appelé la police. Mais il est donc apparu que le suspect étudiait les ondes et les radiations dans la ville. Il a été interpellé par les unités spéciales et emmené pour audition. Les festivités du 21 juillet, place ce soir au traditionnel bal qui ouvre les festivités sur la place du jeu de Balle dans les Marolles. Demain, le Tédéum, le matin, avant le défilé militaire à 16h. La dernière répétition, c'était aujourd'hui à Petit, près de Villevorde. Nous nous y rendrons à 19h. Sur la route du Tour, victoire en solitaire du russe Zakharine au sommet à Finot et Mosson en Suisse. Zakharine a lâché un par un tous ses compagnons d'échapper. Derrière la guerre des favoris a de nouveau accouché d'une souris Chris Froome a même conforté son maillot jaune à l'agonie dans le dernier kilomètre le Colombien Quintana a concédé une trentaine de secondes supplémentaires Merci Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un nouveau point sur l'actu Avant de savoir comment ça roule ce soir on va tout savoir sur la météo grâce à vous Dominique Et des orages par endroits violents pour la nuit prochaine une nuit qui sera chahutée sur la moitié sud du pays en principe minima doux 15 à 20 degrés demain, un temps sec le matin puis des averses orageuses encore après vous. Voie... Toujours sur le sud du pays, maxima 23 à 28 degrés. Vendredi, un risque d'averse maintenu. Et des maxima de 21 à 26 degrés. Même valeur pour samedi et dimanche, avec un temps généralement sec. Merci Dominique. Sur les routes, ça dit quoi La réponse tout de suite. On va retrouver tout de suite Marjorie Bilot et le oui. mobicoptère aussi. Exactement. Dans les airs. On va d'abord aller voir là-haut. Oui, Adrien Demet, hier, yeah, à bord du mobicoptère Etias. Yes. Adrien, vous êtes normalement prêt. drôle de voix. Oui. Vous êtes près d'assé, Adrien. Je pense qu'on a perdu la connexion avec le multivicoptère. Alors non, il est là. Et non, voilà. et non et oui, on est là, on est là, on est, on est bien là et Au on dessus. est bien dans ce multivicoptère, oui. si vous m'entendez. Oui, bien si sûr. vous entendez, on, y va, on y va. Et on, oui. on explique effectivement, toujours ces soucis en cours sur le 411, c'était l'approche d'Assès. Il y a eu ce soulèvement de chaussée qui concerne ce secteur depuis le début de l'après-midi. La chaleur a fait soulever cette chaussée. Le problème, c'est évidemment les conséquences sur le trafic qui sont très importantes à cette heure-ci. Ces fils qui remontent très loin. On avait un point de vue sur l'horizon et ces fils qui vont très très loin depuis Saint-Bernard, je pense pratiquement donc en direction de Luxembourg. Les réparations oui sont en cours, une petite photo publiée sur notre compte Twitter pour vous en rendre compte et puis euh, ça coince toujours très fortement hein, cette, euh, dans ce secteur d'access en direction du Grand-Duché et puis un rendez-vous que l'on se fixe d'ici quelques minutes sur notre page Facebook dès 18h45, on va discuter ensemble euh, via un Facebook Live à bord de notre mobicoptère. donc venez nombreux sur notre page Facebook et pour euh, donc discuter tranquillement entre nous euh, pendant ce vol à bord du mobicoptère. Vous avez vu trouble à bel œil Et c'est là dans les 30 minutes. C'est noté Adrien. Voilà donc une demi-heure perdue en effet sur le 411 à partir de Bernard jusqu'à Assès direction Luxembourg. Sur le ring, accident à hauteur de Villevorde en voie de gauche vers Zaventem et 30 minutes perdues dans l'autre sens entre Strombeek et woluwe Saint-Etienne vers Waterloo. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Casette. Jusqu'à 19h, sur Vivacité. Avec Pop Story qui arrive dans quelques minutes, c'est l'histoire de Void -y, racontée tous les jours par Marc Toeska. C'est dans un instant. On s'intéressera à une question qui est dans la, pre dans la presse aussi aujourd'hui. Est-ce que la bière dans les festivals est coupée à l'eau Parce que souvent, elle a pas beaucoup de goût, cette bière. Ben, on verra si elle est coupée ou pas. Et s'il y a une raison, en fait, qu'elle n'a pas énormément de goût. Juste avant, on va s'intéresser à de la musique classique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de musique classique Eh bien, parce que les militaires de Corée du Sud, c'est une info que vous lisez sur rtbf.be se sont mis à la danse classique pour décompresser après euh, tout, tous les entraînements. Ils font tous les jours maintenant de la danse classique. Est-ce que c'est quelque chose de régulier Est-ce que ça a un intérêt réellement de, de se mettre à cette danse classique Est-ce que ce n'est pas réservé coffee comme le veut le cliché bon, On va avoir la réponse tout de suite avec Benoît Finot. Vous êtes directeur de l'école Sphérie Danse et professeur de danse classique. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7 Benoît. Si on démarre juste avec cette phrase, la danse classique c'est pour les filles. Vous êtes énervé <rire> Non, ça fait sourire. Parce que voilà, ça peut être curieux, je pense, mais euh, pas totalement incompréhensible, en tout cas pour les soldats et les, les militaires, de s'entraîner avec la danse classique, surtout dans la culture asiatique, je pense que c'est très complet. On est vraiment à la recherche de l'harmonie dans le corps et dans l'esprit. Il faut bien vous dire qu'on euh, travaille deux choses, non seulement le corps, mais le mental. Et, euh, voilà. Donc on, a, on a toute la coordination des mouvements, l'habileté, la facilité à comprendre son corps. Bon, évidemment, on a le maintien et la stature qui peut être très très imposant, je pense euh, même indispensable pour un militaire, c'est l'aura du danseur, la présence. Et Il faut bien comprendre qu'on qu qu travaille le, le, tous, les, tous les muscles du corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Donc il y a vraiment l'extension, la prolongation, et alors là j'en reviens évidemment à l'esprit, parce qu'il y a une rigueur du mouvement, la, la précision et la concentration qui est vraiment euh, indispensable, quasi athlétique. Et je pense que, vous savez, l'apprentissage est très long, est, comme le danseur classique commence de, à 4-5 ans généralement, avec de la rythmique, de l'initiation, et la, la formation ne se termine jamais avant... Euh, Ah, jamais au fait oui, et c'est pas, pas simple que... c'est pas un truc qui se fait euh, si ça commence tôt c'est ah, parce voilà. qu'il y a de raison quoi. exactement c'est vraiment c'est très très rigoureux et c voilà il y a une concentration je pense que chaque danseur pourrait vous le dire c'est assez compliqué et donc il faut vraiment avoir une concentration euh... De dingue, de dingue. Est-ce voilà. est qu'il faut des compétences particulières Imaginons, parce que là, ces soldats sont, ont un entraînement physique quotidien, donc il y a en plus maintenant la, la danse classique. Est-ce que tous les corps peuvent faire de la danse classique Parce que je, je vous pose une oui. question parce que leur professeur de danse au départ était inquiet, même si au final il se rend compte que, que tout se passe bien. Mais le, le professeur avait dit les soldats sont robustes, donc il était pas sûr de pouvoir apporter quelque chose. Mais finalement tout s'est bien parce passé. Parce que je pense que ça peut, ça peut vraiment leur apporter énormément parce qu'il y a, y, a, y a ce travail en, en, de musculation, mais d'étirement également. Donc je pense que c'est C'est antagoniste, mais en même temps, ça leur sert. Donc, on peut avoir la rigueur et la précision, mais avoir côté très éthéré et très léger. Comme quoi, on peut être vif, lourd et imposant comme un soldat, mais avoir la, la, la grâce et la rigueur d'une danseuse classique. Je crois que dans le culturel asiatique, le, ce, ce mélange, cette harmonie entre le leading et le yang, le bien-être, le corps, l'esprit, je pense que ça leur correspond totalement. Et ça veut, et ça veut dire, dire que même chez nous, tout le monde pourrait s'y mettre, alors, à la, à la danse classique, où il faut oui, quand même avoir le corps qui va que... avec Oui, évidemment. Évidemment, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde parce qu'on n'a pas besoin de faire une grande carrière en tant que danseur. Je pense que déjà, la base est déjà, euh, limite presque indispensable, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a cette posture, cette tenue, cette compréhension du corps, cette coordination, cette légèreté, cette grâce, et surtout ce maintien. Le travail musculaire est quand même très, très, très, très important. Donc voilà. Ça se fait toujours avec le tutu et les petits chaussons Non, ah, ça a heureusement on donne plus court comme il y a 30 ans, donc voilà, donc, maintenant il, y il y a différentes écoles, il y a des puristes, des moins puristes. il y a euh, l'école y moderne, quelque chose de plus, euh, voilà, il y a eu des, des, des différences et des, des, des, des choses, heureusement ça a évolué, heureusement ça euh, suit le temps. Benoît, tant que vous êtes là, imaginons que quelqu'un qui nous écoute veut se mettre à la danse classique, il y a un âge particulier pour y aller ou pas Non, pas spécialement. Même si on n'a pas démarré que... tout petit, ça va ça va, il n'y a vraiment vous aucun acceptez. problème. Eh bien, euh, à tout hasard, si, on, on peut peut-être vous retrouver sur un site internet, euh, profitez-en, tant que oui, vous Oui, donc, spheria.be, faire, mais avec IA Voilà. Ouais. comme une sphère mais avec IA sphèreia.be et on donne cours sur la commune d'Organe. Eh ben voilà, le message est passé Benoît, merci beaucoup d'être intervenu ce soir dans le 5 à 7 merci et qui sait peut-être qu'on vous retrouvera bientôt à l'armée belge alors pour donner des cours ben, à des militaires euh, aussi. Pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas. on voilà, pour les critique quand ils font des courses, peut-être qu'on acceptera qu'ils fassent de la danse euh, oui. et qui sait, parce que demain il y a le défilé vous savez, euh, le, le, le défilé militaire devant le palais royal, oui. peut-être que dans quelques années on les verrait défiler en dansant <rire> eh ben, ça serait chorégraphiquement très intéressant, je pense. Eh ben, on, va en, on va en parler aux équipes de la RTBF qui seront demain au défilé et qui pourront transmettre le, le message au roi et qui pourra peut-être en faire quelque chose, je ne sais pas. Merci beaucoup Benoît, je vous souhaite une excellente soirée, à très vite. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Marie, au revoir. Il est 18h40, dans la suite de 5 à 7, on va s'intéresser à la bière. La bière des festivals est-elle coupée à l'eau On est en pleine francophonie de spa. On verra tout à l'heure, on pourra poser peut-être la question à Bruno Tumers, qui est sur place, hein, émission spéciale avec Bruno et Régine, dès 19h sur Vivacité. Euh, on, on verra ça avec Bruno tout à l'heure, s'il estime qu'au franco, la bière est coupée. En tout cas, on aura un expert qui nous viendra nous expliquer si c'est le cas ou pas, dans un instant. Mais juste avant, voici l'histoire de Void, c'est Pop Story avec Marc Toescar. 5 à 7. Avec Cyril. Viva, viva, viva, viva pop bon, Story. Pop Story. Ah Marc Toesca. Aujourd'hui, Pop Story vous propose de retrouver les versions originales de ces tubes qui ont marqué la grande histoire de la pop et de la variété internationale. À peine sorti de l'adolescence et de sa période, j'ai des couettes et des jupes écossaises. Notre Sheila National squatte les sommets de nos bons vieux hit y parades avec ça. Comme les Rois -mages, en Mais qui connaît Tweedledee, Twiddledum la version originale des Rois Mages enregistrée il y a 45 ans par les Middle of the Road. Oh, twiddleddy, oh, twiddleddy. Oh, twiddleddy. jeune homme ou une jeune fille moderne des années 80, un poil néo-romantique et gothique à la fois, cette reprise de Fate to Grey par Nouvelle Vague ne vous aura pas échappé. La version originale est l'œuvre du groupe londonien Visage et surtout de son chanteur Steve Strange, dont le charisme et le mystère sont gravés dans toutes les mémoires. Toujours classé dans la catégorie des tubes indestructibles, j'ai retrouvé l'Amérique, un 45 tours de Joe Dassin, notre cowboy à paillettes et gros ceinturons qui laminait les hit parades au tout début des années 70. on la version originale Yellow River au groupe anglais Christy qui signe avec cette chanson un des plus gros succès de l'histoire du vinyle avant de définitivement s'éclipser. C'est à l'origine de I Got To Sleep que les Pretenders s'enregistrent en 1981. L'histoire est un peu plus chaotique puisque Ray Davies des Kings la compose en 1965 mais le groupe l'ignore totalement laissant à la jeune Peggy Lee le soin d'en faire un tube. Parmi les reprises, on notera celle de Cher et, en français, Julie Pietri. Mais I Got To Sleep c'est d'abord et avant tout les Pretenders la bande de rockers de Chrissy Hine. des plus gros tubes planétaires de l'année 1981, The Pretenders I Go to Sleep. Pop story. Viva. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, compris. Viva. Vivacité à Esne. En toute complicité. Sur 90.5 FM.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 C'est l'événement que beaucoup de festivaliers attendaient qui a démarré. Les francofolies de Spa sont lancées depuis hier. Et Émission spéciale du coup aussi sur Vivacité tous les soirs. Dès 19h, on va retrouver dans un petit quart d'heure maintenant Régine Dubois et Bruno Tumers qui sont au cœur de la cité spadoise avec plein d'artistes qui seront leurs invités tout au long de cette soirée. Restez bien là sur Vivacité, Vivacité. Et à propos de festival, il y a une question qui sort dans la presse aujourd'hui. Est-ce que la bière, servie dans les festivals, est coupée à l'eau Souvent, les festivaliers ont l'impression qu'elle n'a pas beaucoup d'eau, cette bière. Ben, on va poser la question à Fabrizio Buccella. Vous êtes directeur de l'école Inter Wine and Dine et sommelier et zytologue également. Donc, vous êtes spécialiste de la bière. Bonsoir Fabrizio. Bonsoir, bonsoir. Oui, voilà, Bienvenue. bien exact. Voilà, vous, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes dans le vin et de la bière. Vous êtes pas mal quand même. C'est intéressant, oui. Comment Avant de s'intéresser à la bière des festivals, comment est-ce qu'on devient ça C'est à force d'aimer les restaurants Euh, non, c'est plutôt en force de faire des, des, des formations et puis, des, et puis de passer des examens Qui sont, qui, sont, qui sont pas piqués des hannetons Si vous me permettez l'expression Et donc euh, et Alors après le fait d'aimer la bonne chère Et de et d'aimer euh, déguster Ça aide, c'est sûr En tout cas ça, ça motive Mais quand vous étudiez les examens C'est plutôt euh, Ça motive livres moi. Que vous avez, <rire> oui, <'est> des livres <rire> que vous avalez oui. Fabrizio, est-ce que vous avez déjà goûté une bière dans un festival euh, Oui, plusieurs la fois La bière euh, qui euh, est servie encore, à la pompe euh, euh, Exactement, encore à Et... couleur café, tout à fait, par exemple. Est-ce qu'elle est bonne ou pas, cette bière Est-ce qu'elle est coupée à l'eau Ça, on aimerait savoir. Non, mais donc, euh, la bière n'est euh, absolument pas coupée à l'eau. Je pense que ça coûterait, euh, ça coûterait trop cher euh, de, de commencer à créer de, de, des circuits de production séparés euh, ou, ou, à trafiquer, ou à trafiquer les pompes. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas servie dans des, euh, dans des situations entre guillemets euh, idéales quoi. Vous, la, vous la buvez euh, en plein air, souvent bon euh, couleur café. Pour le coup c'est euh, sous la pluie, mais sinon souvent c'est sous le soleil euh, dans des gobelets euh, en plastique et ce ne sont pas les, ce ne sont pas les conditions les, les meilleures pour apprécier une bière. Quoi. Et c'est parce qu'elle est, parce qu est servie dans un gobelet en plastique que parfois on a l'impression qu'elle n'a pas de goût. Euh, le fait euh, le, le, le matériau le matériau plastique, notamment le matériau hydrophobe, qui euh, Euh, peut avoir une influence, notamment sur les, notamment sur les bulles, et euh, peut donner l'impression qu'effectivement, les, les bulles euh, sont plus grossières. Ce n'est pas juste une, une impression qu'il donne, mais c'est euh, en, euh, en partie ce qui se passe. Et donc, on peut, euh, on peut avoir l'impression que, que, le, que le produit goûte différemment. Ou en tout cas, on a l'impression qu'il goûte différemment. L'expérience à la maison, de servir une bière dans un gobelet en plastique ou dans un verre en verre, vous verrez qu'elle ne euh, se déguste pas de la même manière. Et on peut faire quelque chose ou il n'y a rien à faire, il y a juste à subir ah, euh, Alors, bon, euh, par, par rapport à ça, je pense que le fait de le savoir va changer quand même euh, la, la, la, la manière de réaliser, euh, de réaliser la dégustation. Euh, pensez, puis... Le fait de se dire qu'elle est coupée à l'eau, maintenant, maintenant on sait que ce n'est pas le cas, mais le fait de se le dire, est-ce que du coup le, le goût était changé Maintenant, le fait qu'on sait que ce n'est plus le cas, elle, elle paraîtra meilleure Si euh, disons que euh, si, si on a envie d'avoir le cœur net, euh, le plus simple, c'est quand même de se, de se procurer des, des gobelets en plastique dans, un, dans, un, dans une grande surface et de réaliser à la maison l'expérience de servir la moitié d'une bière, euh, bouteille qu'on a gardée au frigo dans un ça. verre en verre et faut... dans un verre en plastique pour se convaincre que, euh, que le goût est différent euh, à cause du, du contenant. Quoi. Mais il faut faire, faire, faire ça du... dans le jardin et avec de la musique très forte. Euh, oui, c'est vrai. être dans la <rire> et mais avec mais des mais... gens qui nous jettent de la bière sur les chaussures Euh, oui, mais exactement. Mais là, vous arrivez sur le deuxième point, c'est le fait que les, les, les normes sociales et les normes d'acceptation sont différentes dans un festival. Parce qu'effectivement, on, on a des gens qui jettent de la bière sur les chaussures, la musique est très forte, on, on bouge différemment, on bouge le corps différemment. Et donc, on, on a, si vous voulez, l'impression, entre guillemets, d'être moins souple. si vous vous comportiez de la même manière que vous vous comportiez dans un festival lors d'un dîner de famille, ah bah... vous vous mis <rire> à la porte de suite, quoi. Vous, y vous pas par la fenêtre. Ouais. <rire> Effectivement. Mais alors vu que les normes d'acceptation de, de, de, de, de, de ce qui est considéré justement norme normale ou pas sont, euh, sont un peu déplacées et modifiées, on a l'impression qu'on gère, alors que dans la pratique, on, a, on subit quand même l'influence de l'alcool en fait. Oui, c'est ça. Euh, Fabrizio, merci beaucoup pour ces explications. On sait maintenant que cette bière n'est pas coupée à l'eau, qu'il y a plein de choses qui font qu'on a l'impression qu'elle n'a y pas le même goût qu'à la maison, et c'est réellement le cas. Maintenant, je voudrais juste avant que, que vous partiez, avant de vous laisser, parce qu'il y a les enfants de cœur qui arrivent, le best-of de l'émission, est-ce euh, que vous pouvez nous dire quelle est la bière, le top du top, pour terminer la soirée là Euh, le, top de, euh, comment, le top du top de la bière qu'il faut déguster à la maison ouais ce soir, si on peut trouver la, la bière qui va bien après cette journée chaude, c'est laquelle euh, Écoutez, pour moi, euh, ma bière euh, ma bière préférée, euh, c'est bien sûr euh, c'est bien sûr l'Orval, ah. qui est, qu est, qu est, qu est, qu est cette bière juste magique. En plus, elle n'est pas très forte, elle fait, fait 6,2 en alcool. Ouais, elle est bonne, celle-là. Elle, elle est ouais. vraiment super bonne, l'amertume contenue, très très belle acidité. Et euh, bon, bah, vu qu'on est quand même. Euh, euh, et par ailleurs, leur est en partie assez ressemblante euh, au biens de Bruxelles, hein, les, les fameuses deux énormiques, et notamment avec des, des journées aussi, aussi lourdes, et aussi en, en, ensoleillées, aussi chaudes. En tout cas, euh, c'est sûr qu'une bonne gueuse. Euh, ou un bon ou un euh, pense, ça, ça, ça, ça passe très très bien. Ça tout ça avec bien modération bien. bien sûr mais merci pour vos conseils Fabrizio, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Merci, à vous aussi une bonne soirée, au revoir. Voici les enfants de Coeur. tout de suite le best-of de l'émission. Les enfants de cœur Les enfants de cœur ah, Chaque année, on débute en faisant le portrait de l'invité. Là j'ai envie un peu de changer Adrien, j'ai pas envie de faire un portrait, j'ai envie de faire Votre interview, voilà un petit échange totalement imprévu puisqu'Adrien, vous ne connaissez évidemment pas mes questions et vous allez donc répondre de manière totalement spontanée en lisant les réponses que je vous donne à l'instant. Ah, d'accord. Donc je suis juste libre de, voilà. de et que j'ai ah, écrite y de, pour vous évidemment. D'accord. De lire -ce que, ce que vous avez êtes, écrit. Est-ce que vous êtes d'accord, Adrien Tout à fait Christophe, je suis évidemment ravi de répondre de façon ton totalement spontanée aux questions d'un homme aussi brillant et talentueux que vous, même si je sais que mes réponses n'arriveront pas au tiers du quart de la cheville de votre génie. Voilà, c'est bien la preuve que rien n'est écrit. Alors Adrien, évidemment, on peut le dire, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin parmi nous dans Les Enfants de cœur. Ah non, tout le plaisir est pour moi, je vous écoute tous les dimanches en allant rouler à du 180 à l'heure, <rire> sur les petites routes de campagne au volant de ma grosse Jeep. Vous voir la fumée qui sort de mon pot d'échappement percé, c'est impressionnant. Ah bah oui, j'imagine bien, oui, bien. En oui. plus, comme je roule à l'huile de friture, la fumée est bien bien noire. L'autre jour, j'ai même fait tousser un lapin, c'était super mignon. <rire> Attendez Adrien, je comprends, vous faites pas de vélo le dimanche Bah non, euh, le dimanche, je suis pas payé pour en faire, vous rigolez. <rire> ah oui, ok, je comprends. En fait, c'est comme Jérôme Noirzé qui arrête des drôles quand il est pas payé. Voilà, ça me rappelle d'ailleurs une, une anecdote. On avait reçu Jérôme sur le beau vélo et je lui avais demandé de mettre un peu d'ambiance pendant le trajet. Déjà, il fallait... Excuse-moi, Jérôme, hein, non, non, je lis ce qui a écrit. écrit hein. <rire> non, <rire> non, non, mais c'est vos mais... ma réponses, c'est vos réponses. Déjà, il a fait la tête quand je lui ai dit que son chauffeur ne pouvait pas conduire le vélo, mais alors, <rire> quand il a appris que ce ne serait pas rémunéré, il s'est mis à insulter tout le monde. <rire> <rire> mais ça, c'est vrai, <rire> ça. <c 'est> vrai. <rire> mais bah, attendez, Adrien, est-ce que les gens l'ont bien appris sur le beau vélo Oui, parce qu'ils ont cru que c'était un sketch. Du coup, ça l'a encore <rire> plus énervé. Et de rage, il a poussé les vélos d'un couple de petits vieux dans l'ours. Ah mince, ils vont bien Non, ils ont coulé et on les a jamais retrouvé. <rire> enfin vous riez c'est tragique Adrien non pas tant que ça ils n'avaient que trois vitesses et ils étaient pleins de bouts <rire> oh, non non, non, attends, non moi je vous parlais des, des petits vieux Oh non non euh, moi aussi euh, oui ah d'accord ok super merci bon allez on va mettre un peu de côté le beau vélo parce que qui dit Adrien Journaud dit aussi les belges du bout du monde moi je me demandais comment est née cette idée tout simplement en venant à un enregistrement des enfants de cœur à Ranly j'ai été surpris de faire autant de route et de voir qu'il y avait encore des belges à l'arrivée <rire> En vous êtes lamentable. Tiens, j'ai aussi vu un truc amusant sur votre page Wikipédia. J'ai lu que dans vos jeunes années... Vous avez été géo dans un club sur une île grecque, c'est vrai ça Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs là qu'est née ma passion pour la pédale. Ah, <rire> oh bah tiens, les pédales, on revient. On revenons au Beauvais, justement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette émission Ah, mon moment préféré, c'est quand on est en plein milieu d'une montée et que je viens de poser des questions à mes invités. Récemment, j'ai fait chanter Gérard Lenormand sur une côte à 8%. Il est juste arrivé à me fredonner les voyelles. Ah oui, ok. Et <rire> c'était quoi la chanson La AA de L E. -E. <rire> Ok j'ai reconnu, voici les clés Dites-moi Adrien, je suis en train de penser à un truc justement Vous écoutant, vous parliez de Jérôme tout à l'heure Est-ce que vous avez reçu d'autres membres des enfants de cœur sur le beau vélo euh, Bien oui, euh, Cody et James Dino sont venus ah, oui. On les avait mis sur un tandem mais vu leur différence de taille Les pieds de Cody ne touchaient pas le pédalier <rire> Du coup c'est James qui se tapait tout le boulot Eh bien, je peux pas vous dire, mais les Blancs savent pas danser, mais ils savent pas pédaler non plus. <rire> non, petite anecdote, je crois qu'ils ont crevé un moment. C'est vrai, cette histoire, c'est amusant. Non, non, non, pas du tout. Ça a été un vrai drame. Hein. Ah bon, un vrai drame Pourquoi Eh bien, il y avait une grosse pompe noire fixée sur le vélo, sauf comme Cody était en short et que James s'est trompé en voulant prendre la pompe, je n'ai jamais entendu... Cody hurlait aussi fort. <rire> ah oui, oui, oui, ouais, ça a dû, ouais, j'imagine, oui. Cela dit, le plus étonnant, c'est que James est quand même arrivé à regonfler le pneu avec. <rire> ok, donc attendez, Adrien, vous avez reçu Jérôme, James, Cody. Et Dominique Ouattrain aussi, et ouais. Jean-Jacques. C'était d'ailleurs très émouvant parce que c'est la première fois qu'il roulait sans ses petits trous arrière. <rire> oui, ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc vous avez reçu Jérôme, James, Cody, Dominique, Jean-Jacques. Et moi Mais non, Christophe, le principe du voilo, c'est qu'on invite des gens connus et, et qui ont du talent. D'accord, merci Adrien pour cette réponse franche et spontanée. Et bienvenue aux enfants de cœur, salom avec, avec plaisir. Adrien Lomnon et Christian Bourdon. Entrevoir les enfants de cœur demain, bien sûr, dans le 5 à 7. Et puis d'ici là, vous les retrouvez en non-stop, en vidéo, presque en vrai. Vous allez sur vivacité.be. Dans un instant, les francopholies de spa à suivre sur Vivacité avec Régine Dubois et Bruno Tumers qui sont dans la place pour l'émission. Tout va bien Tout va bien. Bonsoir. Ah oui. Bonsoir, Cyril. Bonsoir. Il y aura qui ce soir avec vous Alors, il y aura Boulevard des Désert dans quelques minutes, hein. et puis il y aura Axel Germis, Bastian Baker, Sirius Plan un peu plus tard. Vous allez être gâtés, non Ah ben, ça, ça, ça donne envie de rester quand même. On parlait de la bière il y a un instant dans le 5 à 7, la bière des ah, festivals. Ah, c'est une question pour Bruno, ça. Ah oui, ça c'est pour moi, Alors, bière blonde, bière blanche, non, bière spéciale. On disait que la bière était pas coupée dans les festivals. Est-ce que vous avez cette même impression Est-ce que la bière du, des Francofolies est bonne Ah, écoutez, j'ai bu de, de la bière normale hier, elle ne m'avait pas l'air coupée. Donc Mégasol, enfin, ben pas, oui, de fait, moi je plumar. suis coupé. A <rire> tout de suite jusqu'à moins 65 sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumar, dormir, tout un art. Il y a toujours un plumard près de chez vous à Rocourt et Vervier ou sur plume-art.be plumequirait.be. Est-ce que vous allez bien Les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 JC y Meubles, chaussée de Thongras au cours.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 Un cruel. bonsoir. 5 heures d'opération policière. Cet après-midi, place de la monnaie à Bruxelles. En cause, un individu suspect repéré par des commerçants. Il portait un long manteau avec des fils qui pendaient. Arrivé sur place, les policiers ont interpellé le suspect, lui ont demandé d'ouvrir son manteau et ont effectivement remarqué la présence de fils. Le quartier a aussitôt été bouclé avec l'installation d'un périmètre de sécurité dans l'attente des forces spéciales et des démineurs de l'armée. Au final, il est donc apparu qu'il Il s'agissait d'un jeune homme qui étudie les ondes dans le centre-ville. La police lui reproche son attitude très passive et très suspecte pendant l'opération. Elle a donc décidé de se porter partie civile pour récupérer les frais engendrés par l'opération. Cet étudiant a été emmené pour audition. La fête nationale, c'est demain, place des ce soir au traditionnel bal sur la place du